Please.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 On va entendre du rock p s y c h é l é l i q u e du folk rock, du southern rock, du rock'n'roll, a d du hard rock, du rock progressif, du shock rock, du blues rock, du boogie, du rock québécois ainsi que du m é t a l vers la fin. En outre, aujourd'hui, j'aurai l'immense plaisir de recevoir encore une fois mon grand ami le Dr. Pendragon de l'émission Réanimation qui va venir nous présenter ses choix en matière de rock dans la deuxième moitié de l'émission. C'est-à-dire qu'il va nous présenter entre autres des artistes, des groupes comme. Uh, ACDC, Black Sabbath, Jet h r o t u l Led l Zeppelin, Genesis, King Crimson, Kiss, Rolling Stones et Molly Hatchett. J'aurai trois nouveautés à vous présenter aujourd'hui soit le tout nouvel album en spectacle de la formation américaine de blues rock d e Teskey Trucks Band, ainsi que l'album de Azan, intitulé h Ermita, et celui de, du trio scandinave Grand Magus, intitulé The Hunt. Et en plus de tout ça, je vais vous présenter un groupe en anglais obscur du début des années 70 du n o nom De Flying Hat Band, et je vais vous présenter une phase complète d'un album v é n é s i q u e paru il y a exactement 40 ans cette semaine. s c h o o s Out de Alice Cooper. Je vais recevoir le Dr. Pendragon un peu plus tard pour la prochaine heure. Bien sûr, Simon Fitzbé se joindra à moi pour vous présenter les éphémérides du rock. Donc, beaucoup de plaisir en perspective et encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock.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 An open book. u s e d to say, Live and let live. You, you know, know you did, know you know did, you did, know did, you know you did. If this ever changing world in which we r e l i v i n g makes you give in and cry. s、so、a y live and let die. Oh, McGartney, bien sûr, avec Live and Let Die, la version en concert qu'on retrouve euh, sur、euh, l'album. Très, très bon disque,、euh, Good Evening New York City, qui a été enregistré en 2009,、euh, trois jours après que je l'ai vu euh, euh, à. Non, plutôt sept jours exactement après que je l'ai vu、euh, à Halifax.、Euh, <rire> Euh, meilleur show que j'ai vu de toute ma vie. C'était son anniversaire,、euh, n'est-ce pas,、euh, cette semaine? Effectivement. À Paul. Effectivement, le lundi de notre semaine de diffusion originale, c'était la fête de Sir Paul McCartney,、euh, né le 18 juin 1942. Il célébrait donc ses 70 ans. Et On peut appeler cette journée la Saint-Paul, quand même. <rire> <rire> 70 ans pour Paul McCartney. Incroyable. e t toujours aussi jeune. Oui, oui, oui, oui. absolument. Absolument. Et、euh, juste en passant, cette pièce, Live and Let Die, bien sûr, c'est la pièce titre、euh, du premier film de la série James Bond, qui mettait en vedette、euh, Roger Moore,、euh, un film qui est sorti en 1973. C'était le huitième de la série. Et euh, euh, bon, ça dépend des goûts, hein, mais moi, la période Roger Moore, je n'ai pas tellement a p p r é c i r pour moi. James Bond, ça va rester vraiment Sean Connery. <rire> oui, vraiment. C'est James Bond classique. <rire> oui, tout à fait.、Euh, vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b y l'authentique, le véritable historien de ces fous, c e s Fou, s puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les é p h é m é r i d e s C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour.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 Eh bien, une semaine toujours des plus intéressantes et on débute le lundi, en fait, le 18 juin, qui aurait été le lundi dans notre diffusion originale, bien sûr. e h、eh、bien, en 1967, après s'être engueulé avec les Who à savoir qui allait clôturer le festival de Monterey, Jimmy Hendrix monte sur scène et donne per la performance de sa vie et met sa guitare en feu, rendant le travail beaucoup plus difficile pour les Who qui suivaient justement <rire> Hendrix. Ben, les Who, c'est à peu près les seuls qui pouvaient suivre Hendrix <rire> Je、Effective, trouve, là,、ouais. mais c'est vrai que Hendrix était vraiment en f e u Oui. Ce s o i r Si jamais vous voulez voir、euh, de quoi ça avait l'air, il existe le film à m o n t e r e y Et lorsqu'on voit la performance de Jim Hendrix, c'est renversant. C'est incroyable.、Ah, C'était vraiment la performance de sa v i e Oh oui.、Babe. Et une des performances les plus mémorables, tout court de toute l'histoire du rock. C'est incroyable.、Là. Il était vraiment. Halucinant. Insurpassable. Effectivement. Mais Les ou sont bien déouillés. Oui, c'est sûr, hein, oui, on pouvait leur faire confiance <rire> sur scène, ça allait toujours être quelque chose d'assez frappant. En 1968, cette fois-ci, le Théâtre national de Londres présente la première de Innison r i g h t r i g h t oui, j'ai toujours du mal à dire ce mot-là.、Mm -hmm. Une adaptation du livre de John Lennon, bien sûr, qui est débarré en 1964. Ça va être ça bizarre, fait, ça. Ça va être assez particulier,、mmh. puisque c'était surtout、euh, Innison r i g h t c'est un livre de. Pour proposer de f a n t a i s é e ou de dessin.、Euh, mais j'imagine qu'on a dû faire une adaptation bon, très très libre de, de tout ça. Ça ne doit pas être très intéressant. Non, effectivement. <rire> je ne pense pas que je serais allé voir ça. Non, moi non plus, je <rire> ne suis pas certain.、Euh, par la suite, en 1977,、eh、bien, Boston, a son tour numéro un du palmarès pour la troisième fois de leur carrière avec Peace of Mind. Oui. Ben, 76, 77, 77 et s des grosses années pour Boston.、Mm -hmm. euh, ils ont fait un premier album homonyme. C'est un, un chef-d'œuvre du genre. Il s n o n t jamais été capable s de refaire un album aussi bon. Jamais, non, Ce s t ce qui est très malheureux, par contre.、Euh, en 1977, toujours, les Beatles retrouvent leur place au numéro un des palmarès, des ventes d'albums en concert, avec oui, l'album plutôt, en concert Hollywood Ball.、Ouais. Euh, album moyen.、Euh, ça... C'était difficile d'enregistrer.、Euh, Euh, les Beatles en concert、euh, à l'époque où ils en donnaient des concerts、Exactement. justement, là, parce que la technologie n'était pas au point et、euh, le public était tellement hystérique、euh, qu'il enterrait、euh, les、ça. Beatles lorsqu'ils jouaient. Alors, semble-t-il que les、euh, enregistrements de, du Hollywood Bowl, même si je trouve qu'ils sont assez moyens et. Quasiment médiocre, semble-t-il, que c'est pas mal、euh, les, le meilleurs, espérer, les, oui. les meilleurs qui, qui ont été faits des Beatles à l'époque.、Euh, on dit que George Martin a vraiment travaillé très, très, très fort pour pouvoir、oui. justement lancer ça, p a r c e q u e la sortie,、euh, la captation a été faite pour lancer un album、euh, dans les années, ben, en fait, dans les semaines ou les mois qui suivaient. La captation originale était en 1964 ou 6 5、euh, C'est sur deux années. Ah, okay, donc c'est en 64 et 65, il me semble. On espérait probablement sortir un album à l'époque où les Beatles étaient encore ensemble,、mm -hmm. et ça a pris、euh, beaucoup de temps et aussi une technologie là, qui s'est améliorée au niveau de la, de, de, de, du mixage des albums qui a fait qu'on a pu avoir ce, cette version, justement, qu'on considère vraiment moyenne, mais qui finalement était le mieux qu'on pouvait espérer.、Ouais. <rire> je n'écoute pas, ça fait des années que je ne l'ai pas écouté, mais je ne l a i Écouté souvent ce disque, je dois dire. Non, je ne l'ai jamais entendu.、Non. Moi, je n'ai pas réussi à mettre la main là-dessus、ah. encore.、Euh, c'est je... vrai que c'est devenu rare. o u Il i、ouais, ouais. y a une version CD qui, qui a été lancée, mais.、Ah mais ouais? ça, oh oui, j'ai déjà vu ça.、Euh... Ah、ça doit être un bootleg. Ah, c'est bien possible. C'est bien possible. J'ai、ouais. déjà vu ça dans, dans des. Oui, Des magasins de disques usagés、euh, de, de, dont le propriétaire était un、euh, grand fan des Beatles. Donc,、euh, ça se peut que ça ait été un b o u t de l e g effectivement. J'aurais、oh, ouais, ouais, ouais. peut-être dû mettre la main là-dessus.、Oh, oui, parce que, écoute, j'ai déjà vu aussi des DVD de m a g i c a n d Mystery Tour.、Mm -hmm. et...、Euh, J'avais été lancé en DVD. Et, et le D-B, ça n'existe pas là, sur,、euh, officiellement. Bien malheureusement. <rire> Nous avons également en 1977, toujours, et bien après une soirée bien arrosée, Johnny r o t t e n et Paul Cook des Sex Pistols sont attaqués par un gang qui, on peut, peut s'en douter, dit, je n'étais pas des fans des Pistols. Oui, bien, probablement c'était des fans des Beatles ou de Pink Floyd. Oui, exactement, <rire> puisqu'on、euh, présentait les Sex Pistols comme l'anti-Pink Floyd à l'époque. Oui, oui, c'est ça. Mais En fait, ils étaient très agressifs, les Sex Pistols, et tout ce qui était,、euh, je dirais,、euh, artistes établis ou vétérans, que ce soit、euh, des groupes du s p e c t a c Comme、euh, les Beatles ou, ou les Rolling Stones à l'époque s'attaquaient très machinement à Pink Floyd.、Mm. Alors,、euh, c'est sûr que ça choquait des gens, Alors, mais c'est pas, pas surprenant. Il faut dire par contre que John Lydon,、euh, depuis l'époque, s'est rétracté par rapport à Pink Floyd. En tout cas, il、ah、dit、oui? que, oh oui.、Ah、oui, et il dit qu'à、euh, l'époque où les Sex Pistols sont apparus, par contre, c'était devenu un peu gros. C'était、mm -hmm. vraiment un monstre que、oui. lui, il、euh, n'approuvait pas. En fait,、mm -hmm. les, les membres de Pink Floyd n'approuvaient même pas justement ce qu'il était devenu、oh. d'une certaine <rire> façon.、Euh, mais lui, donc, c'était ça. Pink Floyd du début, c'est-à-dire avec Sid Barrett, lui, il approuvait à 100%,、mm. mais la, le monstre qui était devenu Dark Side of the Moon et tout ce qui a suivi,、euh, c'était vraiment、euh, un peu c'était son point de vue contre-culturiste qui mettait plus de la v a n t Nous avons également en 1977 Fleetwood Mac qui est au sommet du palmarès américain avec Dreams. Ben、Bien、oui, la semaine passée, on a vu qu'elle sortait, là, elle s'est、ouais, retrouvée、oh, ouais, ça euh, ça se au sommet.、Euh, c'est une balade c'est une b a a l de Christine m c v e i g Effectivement. Nous avons également en 1994, cette fois-ci, les Beastie Boys qui entrent dans les palmarès de vente d'albums au numéro 1 avec i l l Communication, un album、mm -hmm. qui mélangeait à la fois les sons punk、euh, alternatifs ainsi que, bien sûr, le rap typique. des e s b a Tu i e Boys. t l'as présenté il y a quelques semaines,、euh, album classique, il me semble、euh, Non, ça avait été l'album p a u s e b o u t i n en g fait, qu'on avait présenté. t as présenté. raison, c'est p a u s e b o u t i q u e Mais gros,、ouais. euh, tu, tu viens de me donner l'idée de le <rire> présenter éventuellement, <rire> puisque ça reste, c est, c est, pour plusieurs, en fait, Un des meilleurs albums des,、mm -hmm, bo des, mm -hmm. des Beastie Boys, j'ai l'habitude de dire、oui. Beach Boys. <rire>、euh, mais oui, c'est un excellent album qui fait plaisir justement autant aux fans de rock qu'aux fans de rap parce qu'il y a un mélange quand même assez évident des deux. Et nous terminerons la journée du 18 juin en 1996 alors que Beck lance Odelay. Oh, c'est bizarre, j'étais sûr que c'était sorti avant ça, genre en 1994.、Ouais, en fait, c'était l'album. Ah, c'était Mellow Gold. m e l o w Gold, oui oui, 94, oui, oui, oui. Où on retrouve d'ailleurs、oui. Loser, oui, qui、oui, était、oui. le, le premier succès. Oui, ça, ça, ça, ça, ça, ça c'est la pièce avec laquelle il s'est mis sur la map. Oui, exactement. <rire> Nous continuons cette fois-ci avec la journée du 19 juin et nos débutants en 1950 avec la naissance de Anne Wilson, chanteuse de Hard. Oui, une、sûr. des chanteuses de rock les plus connues et avec la voix, une des voix les plus puissantes、oui. du genre. C'est juste de valeur, par contre, qu'ils n'ont pas nécessairement le,、euh, comment je pourrais dire, le matériel pour appuyer leur talent. Non, C'est très malheureux.、Ouais. Mais ça, c'est un choix de leur part.、Et、effectivement. C'est une c h o s Ils sont revenus au rock、euh, depuis quelques années. C est, c est, les derniers albums, c'était pas si mal. Oui,、oh, oui, oui. Ils ont délaissé un peu le AOR. Je pense qu'ils se sont rendus compte que, artistiquement,、euh, c'était peut-être bon euh, monétairement, euh, le, le virage、euh, commercial qu'étaient qu'ils ont pris à la fin des années 80. Même, je dirais, toutes les années 80. <rire> Mais、euh, artistiquement, ils se sont.、Euh, Mis dans le trouble. Oui,、ouais, exactement. Nous <rire> avons également en 1963, cette fois-ci, la naissance de Simon Wright, batteur pour ACDC et Dio, qui célèbre ses t 49 ans cette il semaine. Il n'a pas été là longtemps, Simon Wright.、Hein. Je me rappelle、bon. l'avoir vu sur la tournée f l i c k of the Switch et、euh, je pense que la tournée suivante, il, était plus、ouais. il oui, est i t p l u s là. Oui, il n'a pas resté longtemps. Phil r i d h est revenu、euh, assez rapidement. Oui, exactement. En 1965, les Rolling Stones obtiennent leur premier numéro un palmarès américain avec nul autre que Satisfaction, bien、oui. sûr, qui, qui, qui, qui a été vraiment leur porte d'entrée. En fait, C'était dans... leur premier gros, gros, s u c c è s en Amérique du Nord. Oui.、Ouais, ouais. Euh, et par la suite, en 1966,、euh, les Beatles sont au numéro un du palmarès avec une de mes pièces préférées de la formation,、euh, qui est meilleure d'ailleurs en mono, et ça, j'aimerais que <rire> les, les, oui, les gens oui, pourront l'essayer, pourront <rire> l'écouter, la pièce Paperback Writer.、Oui. Euh, qui,、euh, c'est vraiment l u n s mes favorites.、Euh, Curieusement, c'est la première pièce des Beatles à ne, à ne pas être entrée directement au numéro un en Angleterre.、Exact. Parce que les autres sont toutes rentrées numéro un, là, automatiquement,、mm -hmm. mais pas Paperback Writer, ça v a Une semaine ou deux.、Ouais. Euh, et D'ailleurs, les journalistes commencent à dire、ah, ils sont sur le déclin. Il <rire> faut dire qu'il offrait, <rire> offrait quelque chose d'un peu différent d'auparavant. Pepperback Writer, c'était un double côté A avec、euh, Rain aussi. q u i c'était Rain, c'était、euh, Rain. Euh, C'était en 65. 60, ouais,、euh, je ne suis pas sûr, c'est 65 ou 66? 60, 66, je crois. 66, je crois. C'était la oui, fin de notre carrière sur scène, en、oui. fait. Euh, et euh, donc, c'est un peu une rupture avec ce qu'il y avait auparavant.、Oui. Hein, donc, et euh, euh, il est un petit peu plus élevé, m e t t o que euh, les euh, pièces précédentes.、Euh, paperback Writer. Exactement. Par la suite, en 1967,、eh bien, euh, dans une entrevue télévisée, Paul McCartney affirme avoir pris du LSD, ce qui n'a pas plu aux autres Beatles qui、euh, préféraient garder cette histoire secrète. <rire>、oui. euh, et McCartney, qui, qui avait été le dernier en plus à en,、ah, en oui. prendre, c'est ça qui est le plus incroyable. Ça, oui, il avait été le plus dur à convaincre.、Ouais. Ça y a pris du temps et finalement, quand il a essayé, c e s t dépêché de a le dire a u journaux. Et là, les autres n'étaient pas nécessairement heureux de, de ça.、Là. c e ce qui est le plus incroyable, c'est que dans la dite entrevue, Revue, il affirme avoir pris du LSD. Et après ça, il dit au journaliste Ben, C'est mon droit. Il dit Pourquoi est-ce que j'aurais à me justifier Puis, dans le fond, un gros scandale, mais il y avait juste à ne pas en parler. Il ne voulait pas faire de, de scandale. Donc, c est, c est...、Euh, à cette époque-là, c'était légal le LSD. Ouais, ça n'avait、oui, oui. pas encore été.、Euh... Non, c'est ça. Il aurait été dans le, dans le plus gros pétrin s'il avait dit qu'il avait fumé de la marijuana, que s'il avait pris du LSD. Ce s t assez incroyable. Mais oui, ça a été légal en Angleterre, je crois, jusqu'en 1970. Alors, pas tant pas que certain, ça.、Non. Il me semble que、euh, l'année suivante, là, c est, c est, ça avait été、euh, ah, déclaré illégal. Oui, c'est même、ouais, ouais. possible, mais ça a été. Ouais, quand、euh, on a vu l'ampleur <rire> que ça prenait chez les jeunes, <rire> et, évidemment, l'Establishment s'est empressé de réglementer oui, contre oui, ça. Oui, oui c'est une très, très bonne chose d'ailleurs. Et、euh, nous terminerons en 1971, cette journée du 19 juin, avec Rod Stewart qui lance Every p i c t u r e Tell s a Story. Oui, son troisième album,、ouais. euh, très bon disque. Je l'ai présenté l'année dernière. J'en ai présenté une face complète、mm -hmm. de, de, de cet album vénile. Et on va tout de suite aller en écouter un des morceaux les plus intéressants, je trouve. La pièce I know I'm losing you. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM.、Mmh. C'est assez, <rire>、euh, assez fou. C'est California Girls,、euh, bien sûr.、Euh, c'est、euh, peut-être la première pièce、euh, que j'ai entendue、euh, personnellement dans ma vie、euh, des Beach Boys et qui m'a marqué. J'aime beaucoup cette pièce. C'est sûr que le texte est vraiment imbécile. C'est typique、euh, des Beach Boys. C'est très superficiel.、Ouais. C'est Mike Love hein, qui a fait le, le, le texte. Parce que la musique, c'est Brian. Brian Wilson. Ouais. Ouais. Euh, ça, ça vient de l'album Summer Days and Summer Nights.、Euh, J'ai vu qu'ils l'avaient réédité en vinyle. Ils ont réédité d'ailleurs tous les albums des Beach Boys.、Euh, ah oui, même le,、ouais. même le premier surfing euh... Euh, Oui, oui. Il、oui. euh, y a eu une réédition à la fois CD et vinyle parce qu'avant, on avait、euh, deux albums par disque CD. Là,、oui. on, on voulait les lancer album par ils album. Ils sont tous sortis en vinyle、euh, Oui, supposément. Je pense、ah, que c'est、ah, encore、ouais. euh, c'est graduel. On ne les lance pas tous d'un、ah, coup. C'est intéressant, oui. Très intéressant. Donc, c'est, u、euh, c'est un album, ça, Summer Days and Summer Nights, qui est apparu en 1965 à l'origine. Et juste avant ça, on a entendu Rod Stewart avec I Know I'm Losing You qui nous vient de l'album Every Picture Tells a Story de 1971. À cette époque-là, il était intouchable, hein, Rod Stewart.、Mm -hmm. C'était chouchou des critiques. C'était un artiste très, très sérieux. Wow! C'est incroyable! <rire> 2012, de p a s s e r ça. Ça change. Parce que, euh, écoute, euh, trois ans plus tard, c'était fini tout ça.、Là. Il s'est mis à faire、euh, vraiment de la, de la cochonnerie. Et、euh, on, malheureusement, on se rappelle juste de lui、euh, pour sa cochonnerie、euh, maintenant.、Ouais. Et c'est dommage. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 20 juin. Effectivement.、Oh, oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très étrange, n'est-ce pas? C'est plus ça. Ouais, exact.、Ah. Et、euh, ben, on débute en fait cette journée de l'éphéméride du 20 juin en 1942, encore une fois, puisque c'est cette fois-ci la naissance de Brian Wilson,、oui. compositeur de génie et leader des Beach Boys, célébré à l À Montréal, cette semaine, c'est 70 ans. Oui, c'est arrivé、euh, mercredi soir.、Hein? Exactement. Oui, oui. Oui. Et l'année dernière, pratiquement,、euh, je pense que c'était le 20 ou le 21 qui était venu、euh, quand allé, à la place、là? des arts, oui, quand je suis、oui. allé.、Ah, Il、oui. euh, y avait d'ailleurs quelqu'un qui avait crié au loin Bonne fête, Brian. Ah, mais,、euh, oui. Plusieurs... En fait,、euh, les gens n'étaient peut-être pas tous au courant que c'était <rire> sa fête.、Mais、bon, est que là, est profit, hein, est ce Est-ce que tu as donc, regretté de ne、euh, pas être allé voir les Beach Boys. À, à lire les critiques, oui, quand oui, même, parce、oui. que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus q u é t a i n e que ça, mais ce qui ferait la première partie. i l peut être pas mal qu'il é t a i e Il aime Céline Dion, là, alors. Hein, mais,、euh, côté, pas très、euh, viable, lui, là,、euh, là. Brunet, lui, a fait,、euh, fait une critique、euh, mitigée, c'est-à-dire que la première partie était qu'étienne, mais la deuxième, par contre, c'était beaucoup plus cette période-là où Wilson dirigeait. Euh, la, la, la, révolution,、euh, pop, psychédélique de la、mm -hmm. formation. e、euh, t donc, ça aurait peut-être été intéressant pour la deuxième partie seulement, mais, euh, bon, euh, côté, euh, billets, si on voulait avoir des bonnes places, c'est quand même relativement cher.、Euh, c'était en formule aussi, euh, théâtre,、euh, c'est-à-dire où la scène est vraiment très, très, très près des gradins, là.、Mm -hmm. euh, donc, ça aurait été moins intéressant pour les gens en haut.、Euh, place où j'aurais probablement été, donc, Oui.、Euh, mm -hmm. J'aime mieux acheter des disques, je vais, je vais acheter des rééditions des Beach Boys d'ailleurs,、oui, <rire> à la place. Ce qui nous amène cette fois-ci en 1953, alors que nous avons、euh, le, la naissance de Alan Longmuir, bassiste des Bay City Rollers, qui célèbre ses、euh, 59 ans cette semaine.、Mm -hmm. Également en 1964, un critique, écrit,、euh, un critique de livre plutôt, décrit John l e l a n d comme un écrivain pathétique, à la limite illettré. Et là, on parlait justement de Innocent r i g h t qu'on a souligné tout à l'heure. Illettré est exagéré. Pour ce qui est d é c r i v a i n douteux, c'est pas loin de penser la même chose. Peut-être pas utiliser le mot pathétique, c'est peut-être aller chercher un peu loin. Oui, Ça, c'est méchant. Mais quand même, en fait, John Helen n'était pas un écrivain. Il composait, il écrivait des paroles, mais ce n'est pas du tout la même chose. En 1965. c'était probablement quelqu'un de très, très, très d'homme, ça. Oui, oui. Bah, les critiques littéraires de l'époque. Ils sont,、euh, oui, oui.、Ouais, c'était quelque chose que moi de moins qu'encore aujourd'hui. Beaucoup encore. <rire> Beaucoup. En 1965, cette fois-ci, ce sont les Birds qui sont au numéro un du palmarès avec Mr. Tambourine Man, une、oui. reprise de Bob Dylan、mm -hmm. qui a été d'ailleurs、euh, le nom de leur album, leur premier album. Oui, On un, un chef-d'œuvre chef、oui. euh, du rock, folk rock,、euh, qui allait devenir psychédélique、euh, quelques années plus tard. Exactement.、Euh, il me semble que Mr. Tambourine Man, les Birds ont sorti leur version avant même que Dylan sorte la sienne, il me semble. C'est possible. C'est possible, je ne suis,、euh, suis pas certain. Parce qu'ils avaient eu accès à cette pièce-là, un c e r t a i n enregistrements qui l s sortent dans le public, ils en ont fait leur version. Et je pense que Dylan a été très surpris lorsqu'il a entendu. En tout cas, c'est ça qui l'a poussé à devenir électrique. Oui,、hein? oui, effectivement.、Oui. Oui, c'est ce qui aurait poussé Bob Dylan à se lancer、euh, du côté de l'électrique.、Euh, et euh, on retrouvait également trois autres pièces de Bob Dylan sur cet album-là、mm -hmm, oui. euh, Spanish h a r l e me. t All I Really Want to Do, qui étaient deux pièces qu'on retrouvait sur l'album Another Side of Bob Dylan. Donc, la, la théorie comme quoi Mr. Tambourine Man serait s o r t i avant la version de Dylan, je pense que ça serait très,、mm -hmm. très plausible. Oui. Euh, ben, ça reste un excellent album.、Oh. Ce qui nous e m m è n e en 1969, cette fois-ci, alors que David Bowie signe un contrat avec Mercury, qui,、euh, je crois, allait, ça allait lâcher assez rapidement, parce que David Bowie. é t a i t sur RCA, sur, sur Victor, RCA、ouais. exactement. Donc,、euh, ça a été un, con, un contrat de courte durée, <rire> qui n'a malheureusement pas donné grand-chose du côté de David Bowie, qui a pris tellement de temps avant、euh, de, de voir sa carrière exploser. As-tu regardé、euh, le deuxième épisode de la, de du cas, documentaire de la BBC? Oui. oui.、Oh, oui. J'ai trouvé qu'il prenait des récours. aussi pas mal oui,、euh, oui. par rapport à rock psychédélique,、uh, art rock et、uh, rock progressif. Uh, uh, de été, diminuer、euh... ça à Pink Floyd, Velvet Underground, David Bowie, Roxy Music, Genesis et. C'est vraiment, tout est raccourci, ça, là. là. Ouais, ben, c'est, c'est ce qui est un peu ce <rire> que, la critique que j'en avais fait au premier épisode aussi, où on parlait beaucoup des Rolling Stones, on n a、ouais. pas parlé du tout des Beatles,、euh, un peu de Bob Dylan, des trucs comme ça.、Mm -hmm. euh, c'est, on, je pense qu'on... On, on a passé out les h a r d b i r d s etc. Yes, ouais. aussi, ouais. qui n'a pas été mentionné、mm -hmm. du tout.、Euh, c'est, c'est, c'est un peu, c'est un peu dommage. Je peux comprendre le choix artistique, si on veut, du documentaliste <rire> qu'a fait, le, parce que c'est pratiquement ça. Sauf、là. que, en tant qu'historien, j'ai trouvé que c'est pas... Ouais, Ils en manquent de rigueur.、Oh, oui, effectivement. C'est vraiment c est, c est quelque chose、euh, de, de, de, de très dommage. On a parlé beaucoup de Pink plus du divertissement. Oui,、euh, c'est ça, exactement. Qu'une e q e chose、euh, qui u a rigueur historique. C'est ça. Il manque. C'est incroyable. On a, pris, on a pris un sujet, en fait, et on l'a présenté comme étant un peu marqueur de son époque. Donc, Pink Floyd, c'est vrai qu'ils ont lancé plusieurs albums dans cette période-là qui étaient à la fois art, psychédélique, progressif.、Mm -hmm. euh, en faisant des comparaisons avec d'autres groupes, ce qui n'était pas. Pas nécessairement une mauvaise idée, mais c'est peut-être un peu trop axé sur Pink Floyd. c'est drôle parce qu'en ouverture, on présentait Genesis aussi. Je me disais,、ouais. ah, on va parler de Genesis. C'est rare qu'on parle de Genesis、mm -hmm. quand même. Il n'y a、mm -hmm. pas de documentaire sur Genesis.、Ouais. Et c'était dix minutes à la fin. o r e Oui, c'est ça. Entrecoupé justement de Pink Floyd qui fait The Wall et tout.、Euh, donc, on aurait peut-être pu étendre justement Pink Floyd sur deux épisodes, mais on a décidé d'y aller par thème. Et c'est probablement ce qui a le plus amputé justement.、Euh, Ce Documentaire-là, on verra、euh, la semaine prochaine, j'imagine,、euh, on va toucher le punk.、Euh, oui, c'est le émission, punk va... dimanche、euh, prochain. Donc, on entendra probablement beaucoup, beaucoup parler des sex pistols. <rire> Oui, parce、Malgré、que, courte, parce qu'ils sont anglais,、euh, probablement aussi The Clash,、ouais, euh, oui. j'espère qu'on va pas se rendre à Green Day.、Euh, <rire> non, ben, probablement plus,、euh, euh, je pense qu'on mélange, on va mélanger punk et post-punk, donc,、euh, probablement qu'on va parler de Sex Pistols, mais également de Public Image Limited、mm -hmm. et de Joy Division et autres groupes,、ouais. euh, dans ce genre-là, d e Smith ou des trucs, de、euh, Smith, ça r i s q u t r e d e années 80. Mais bref, on verra,、euh, mais pour ce qui est des, des périodes années 60, 70, ça a été un peu bâclé, a l Ouais, c'est ça, c'est ce que je pense. C'est dommage. Oui, oui, très dommage. D'ailleurs, on n'a pas parlé de, de, de notre prochain sujet. En fait, Jimi Hendrix, qui n'était pas du tout, on ne l'a même pas mentionné dans le documentaire,、oui. euh, en fait, en 1969, d'ailleurs, Jimi Hendrix、euh, se voit octroyer un cachet de 125 000 pour jouer au Newport Jazz Festival. Il s'agissait、euh, du plus gros cachet euh, donné euh, pour un concert à cette époque-là. Et on peut dire qu'il y a plusieurs musiciens de jazz qui nous ont très jaloux. <rire> oui, évidemment. Je pense que C'est un record qui e s t é battu,、euh, quelques temps après, parce que Woodstock,、euh, ouais, y, y a, y a ouais, il est pas allé gratos.、Là. Non, non, il a été payé très, très, très cher.、Euh, dans le cas de Newport, j'imagine que ça a dû être le plus gros cachet qu'on a donné de l'histoire, par contre, parce que, bon, c'est un, c e s c'est un festival bien établi, mais、mm -hmm. je pense pas qu'il y ait des fonds non plus illimités, pour faire、non. des artistes. Et nous terminerons cette journée du 20 juin en 2004, alors que Paul McCartney donne un 3 0 0 0 e concert depuis la formation des Quarrymen. Lors de son passage à Saint-Pétersbourg, c'est 50 000 personnes qui étaient présentes pour cet événement.、Ouais. Et je trouve ça vraiment étonnant qu'on ait calculé le nombre de concerts et qu'il se soit rendu à 3 000, c'est assez impressionnant. Oui. Mais、euh, c'est assez approximatif. Ouais, Et évidemment,、ouais. Paul,、euh, ben, il est loin d'être l'artiste qui a donné le plus de concerts dans sa vie. Il a f a une longue période. Juste à New Jones, il a fait le double.、Là. Il、oh, a fait、oui. 6 000 concerts. Il a fait son 6 000e il y a quoi, deux ans, trois ans.、Euh, par contre, Paul <rire> donne des bien meilleurs spectacles <rire> que <de> New <Nugent>. Jones. Effectivement, <rire> ça, c'est très, très, très vrai. Ce qui nous amène à la journée du 21 juin, une journée extrêmement、euh, courte et on débute en 1948, alors que Columbia annonce le début de la production de masse des disques à 33 tours et un tiers. Oui, notre format préféré. Oui, effectivement, oui. Qui, qui a marqué les années et qui continue d'ailleurs à surprendre. En 2001, cette fois-ci, et on passe donc de 48 à 2001, nous avons le décès de Johnny h o o k e r Il avait 83 ans. et Il est décédé de cause naturelle.、Mm -hmm. Donc,、euh, il, avait, il, il, il paraissait déjà très vieux dans les années 80. Donc, il a v é c u 20 ans de plus, ce qui était assez incroyable.、Oui. Et on terminera cette courte journée du 21 juin en 2005, alors que Billy Corgan achète deux publicités dans les journaux pour annoncer qu'il veut reformer les Smashing Pumpkins. Il y a d écrit、euh, Je veux revoir mon groupe, mes chansons et mes rêves. L'argent serait aussi accepté.、Vous、il est que... à peu près le seul qui veut ça. <rire> Parce que nous autres, on n'en veut pas. On n'en il... veut tellement pas qu'on ne va pas n entendre. De... Il... De... Les Pumpkins viennent de lancer un nouvel album, d'ailleurs. Ah oui? Oui, il y a des publicités à la télé、euh, qui p a r l e n t Des sorties? De oui. Ben, a J'ai pas vu ça. Oui, oui, oui. Ça peut être une grosse sortie parce que c'est passé complètement inaperçu. J'ai、bon, pas vu le... Si on y va vraiment dans les, les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire, on, on achète de la pub à la télé.、Euh, oui. Ben, en fait, il faut dire, c'est la chaîne, et là, je ne veux pas la nommer, mais c'est HMV、euh, qui fait des pubs pour cet album-là. Donc, c'est un peu une genre de collaboration. Smashing Pumpkins, les deux. et ça,、ouais. c'est sorti. Ben, je n'ai même pas vu passer bon, ça. C est, c est, ça a passé assez inaperçu. b n de toute façon, même s'ils me le donnaient, Hein, on veut pas.、Euh, on va aller écouter de la bonne musique.、Euh, on va pas écouter les i m a g h Him Pumpkins. Dans un moment, on va entendre Jimi Hendrix. Mais tout de suite, on y va avec les Birds, avec le classique dont j'ai parlé plus tôt. Mr. Cameron m a n vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Hey, Louis, e s t FM. Me. Take me for a trip upon your magic's w i r l i n g ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for. My boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for it to fade. On to my own parade. Cast your dancings, fell my way. I promise to go under it. Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I m go i n g to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle, jangle, morning, I'll come f by. I'm not r o n n a say it. I t n k t s all the strange of our man. Ça s'en va comme ça, tranquillement. Effectivement. Jim Hendrix avec Roomful of Mirrors, ça.、Et、ça revient comme ça.、Et、ça va repartir, tu v o i r a Jim Hendrix avec r u e f o l m u r m u r o r s comme je disais, c'est, u、euh, n e des dernières pièces qu'il a enregistrées dans sa vie. C'était,、euh, censé, e、euh, u ben,、ah, ça a fini par faire partie de l'album First Rays of the New Rising Sun, album qui devait sortir en 1970, mais que finalement, la famille a sorti seulement en 1997. Et,、euh, juste avant ça, on a entendu les Birds avec、euh, la pièce titre de leur、euh, premier album, Mr. Tamarin Man, qui est une reprise de Bob Dylan. C'est paru en 1965. Vous êtes à l'émission Un Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est aux éphémérides du 22 juin. Et effectivement, t et e nous débutons en 1944 avec la naissance de Peter Asher, membre de Peter and Gordon et ex-beau-frère de Paul McCartney. C'est vrai, c e s é 68 ans cette semaine. Oui, c'était le petit frère de Jane Asher. Oui, exactement. Et,、euh, il a collaboré avec Paul McCartney pour.、Euh, en fait, Paul McCartney a donné à Peter and Gordon une pièce. o u i World Without Love. World Without Love, qui est très intéressante. Une bonne pièce, mais qui n'était pas、le、du pop, tout du、ouais. calibre des Beatles. Non, non, non vraiment. Nous avons également en 1947 la naissance d o w a r d Kaplan, chanteur des、euh, Turtles et membre des Mothers de Frank Zappa. Il est également, il est également oui, Eddie du duo、mm -hmm. Flo and Eddie.、Euh, et donc, c'est un autre des Turtles. Alors, commencez、oui. euh, le, le, le cycle des naissances <rire> en 19. Il a 65 ans.、F、oui, 65、ouais. ans cette semaine. Nous avons également en 1948 la naissance de Todd Rundgren, leader de Naz et Utopia,、euh, qui a également produit、euh, des albums pour Meatloaf, Badfinger, Grand Funk Railroad, Ecstasy. Euh, et euh, son plus grand succès a été Hello It's Me. Il s'est a d r e s s、oui. é 64 ans cette semaine.、Mm -hmm. euh, surtout,、euh, Il est surtout connu comme producteur. Oui,、euh, oui. Il, Todd Rundgren. Et pour produire ses propres albums aussi,、mm -hmm. il était、mm -hmm. quand même assez intéressant.、Euh, il y a des albums, je crois que l'album se nomme tout simplement. Four, où、euh, il reprend des pièces de b o b d y l a n et des Beatles.、Euh, il reprend d'ailleurs la pièce Rain et il a tout produit exactement pareil、ouais. comme ce que les Beatles avaient fait. C'est avec、euh, Utopia. Utopia, qui est un groupe de rock progressif, jazz, fusion,、mm -hmm. euh, assez cérébral,、euh, u t ont p i déjà fait un album、euh, pastiche des Beatles. C'est-à-dire que Todd r u n g r e n a composé des pièces. Dans le genre de ce que Lennon et McCartney faisaient à l'époque des Beatles.、Ouais. Et、euh, ça a donné un excellent pastiche comme ça des Beatles. C'est vraiment très bon. J'ai oublié le nom de cet album-là. Je l'ai présenté à r e c l a s s i c dans les albums obscurs、euh, il y a、oh, deux, trois ans.、Ouais, C'est quelque chose qu'il faudrait que, que j'écoute é v e n t u e l l e、ah, m e n t C'est bon. Nous avons également 1961,、eh、bien, alors qu'ils sont à Hambourg, les Beasles enregistrent Ain't She Sweet, Cry for a Shadow, When the Saints Go m a r c h i n g Why, Why Seul et、oui. <rire> Nobody's Child, ainsi que l'excellente pièce My Boney.、Oui. Donc, ça a été, je pense que c'était dans leur première session d'enregistrement p r o f e s s i o n n e l Oui, oui, tout à fait. oui. C'était avec、euh, Tony Sheridan. Oui, Tony Sheridan,、mm. euh, qui. Euh, qui a, en fait, les Beatles chantaient sur, je pense, que c'est Ain't She Sweet,、euh, Why, et en fait, ils chantaient comme sur la moitié des pièces.、Mm -hmm. C'était un genre d'entente. De, Euh, puisque Sheridan était la grosse star oui, oui, oui, oui.、Euh, en Allemagne ainsi qu'en Angleterre,、mm -hmm. et、euh, il cherchait un groupe pour le b a c k i s Pour l'accompagner.、Oui, oui. Exactement. Et les Beatles avaient accepté de signer、mm -hmm. en échange d'avoir quelques pièces. Et il restait du temps de studio, alors eux, ils se sont servis de ça pour enregistrer、euh, des pièces. Exactement. C'était une bonne idée.、Ouais. Et moi, My Boney, c'est une pièce que j'adore. Oui. oui、euh, mm -hmm. C'est quelque chose vraiment que je trouve qu'elle est très, très bien faite, cette、mm -hmm. pièce-là. Oui. Nous avons également en 1979 Mike Taylor, Mick, Mick, Mick, Mick. Taylor,、oui. bien sûr, qui、euh, lance son premier album solo homonyme. J'ai jamais entendu.、Euh... Je ne suis pas, je pas un fan. Ça, non, c'est ça, ça, mais ça ne m'attire pas tellement.、Euh, Mick Taylor joue aussi avec Gong.、Hein? Oui.、Euh, sur, il me semble qu'il est sur l'album Expresso, entre autres. là. Euh, C'est un bon guitariste, mais un peu drab. Oui, exactement. <rire> ben, il, il, disons que son passage n'a pas marqué beaucoup hein, au sein des Rollinsons. Il、euh... a porté musicalement, là, mais sur scène, là, il avait l'air pas mal de poteau de télégraphe. <rire> il était un peu plate. <rire> En 1981, cette fois-ci, Mark Chapman plaide coupable pour le meurtre de John Lennon et il est condamné à 20 ans de prison, bien sûr,、euh, lui、euh, j'ai, écouté d'ailleurs、euh, l'entrevue qu'il a donnée à Larry King en 1992, je crois,、euh, bien sûr, c'est une entrevue en direct de la prison. Larry King était dans son, s t u d i o et il parlait de qu'est-ce qui est arrivé, en fait, lorsqu'il a tué John Lennon.、Et、il dit,、euh, j'ai tiré, il d je voulais pas le faire, mais la voix dans ma tête me disait de le faire.、Et Donc, blablabla. Et、euh, il dit J'ai tiré les cinq coups, je me suis assis sur le trottoir et lui, il y avait une copie de Catcher in the Ride dans、mm -hmm. ses poches. En fait, il, je pense qu'il en avait acheté cinq, six、euh, en quelques jours. Euh, et il s'est tout simplement a si, s s i il s'est mis à lire Catcher in the Rye encore et encore et encore. Là, c est, c est, il développait une obsession là-dessus. D'ailleurs, on dit que、euh, le, le type, et là, son nom m'échappe, mais qui, qui a tiré sur、euh, Ronald Reagan, lui aussi a développé une obsession euh, sur The、euh, Catcher in the Rye.、Euh, livre qui a d'ailleurs été, mais pas banni, mais dont l'impression a été、euh, beaucoup, beaucoup ralentie depuis,、euh, depuis les années 80. Ouais. À cause de cette chanson. Ça, ça, ça s'appelle en français, c'est l'attrape-cœur. Oui, effectivement.、Mm -hmm. J'en ai, ai, ai une copie, il faudrait que je la lise éventuellement, mais bon,、euh, il faudrait que, que je regarde mon état、euh, psychique avant, on ne sait jamais. <rire> <rire> Ce qui nous amène en 1991, cette fois-ci, alors que、euh, la chanson Room Full of Mirrors, qu'on vient d'entendre, qu est vendue aux enchères pour 35 200、mm -hmm. C'est quand même pas rien. Oui, c'est. Donné, non, effectivement. Surtout pour、euh, ben, les, les paroles d'une pièce qui. Est un peu o b s c u r a n e Oui, oui, pas s t r è très connue. C'était la première fois que je l'entendais aujourd'hui.、Ah, euh, oui? Et nous terminerons cette journée du 22 juin dans les Éphémérides avec, en 1993, et bien après avoir annoncé sa retraite, Ozzy Osbourne revient sur sa décision et annonce qu'il renouera avec Black Sabbath pour une tournée. Hein, oui.、De、sauf que 9 3 C'est vrai. Hein, il, avait, il avait annoncé, il avait fait sa, sa tournée d'adieu là,、ouais. avec, euh, en solo. Là, et à la fin, bien,、euh, je pense que c'était dans le cadre du Hossfest. qu'il Donné une prestation avec Black Sabbath、mm -hmm. et cela requinqué. Mais quant à moi, Ozzy, il aurait dû prendre sa retraite、euh, à ce moment-là et même,、oh, ouais. je dirais, il aurait dû prendre sa retraite après l'album. p、euh, a r i v e r malmen.、Oh, effectivement. <rire> <rire> C'est ce qui nous amène à la journée du 23 juin de cette semaine. Et nous débutons en 1940 avec la naissance de Stuart Sutcliffe, qui est le cinquième Beatles, ainsi qu'un des pires bassistes de l'histoire de la musique. Et c'est rien contre lui. Non, non, il n'était pas doué. Il s'en、euh, est rendu compte aussi. C'est pour ça qu'il est parti des Beatles. Il n'était pas,、euh, pas un musicien. Simplement. Non, effectivement, c'est. Mais、euh, il paraissait bien sur scène. Oui, oui. Il、ouais. y avait le style rock. C'est ça. C'est une chose qui avait frappé les gens. C'était C'est un beau bonhomme, et, il a tiré les filles. Alors, c l a mis e s l u n e t t e de soleil. v On m e voit d'ailleurs dans les premières sessions. Il faisait、film. James Dean. Oui,、ouais, il ressemblait vraiment、mmh. beaucoup à James Dave.、Oui. Euh, t、euh, donc, c'est ça. Il, il a décidé de se concentrer sur son art. C'est un très bon artiste.、Oui. Là, Contrairement fait, à, à Lennon,、bon. oui. Il était carrément le contraire de Lennon. Lennon est un vrai musicien,、euh, un piètre artiste, alors que Sur l e Beast 2, lui, était un、euh, piètre musicien et un très bon artiste. Et Lennon avait、euh, pratiquement forcé la main là, à、mmh. Stu s u t l i f f e pour qu'il、oui. euh, qu devienne membre des Beatles. En 1971, cette fois-ci, bien, Chubby Checker est arrêté à Niagara Falls, oui, lorsque les policiers retrouvent la marijuana et d'autres drogues dans sa voiture. Ah,、oh, méchant Chubby. Oui, Chubby、ah. Checker qui a l'habitude de voyager euh, seul euh, en voiture. D'ailleurs, lorsqu'il est venu faire sa tournée、euh, l'an dernier au Québec,、euh, il était venu faire de la promotion. Il avait traversé les lignes dans sa voiture tout、ah ouais? seul、ah. pour venir、euh, à Radio-Canada et à Télé-Québec faire des émissions de télé et tout.、Euh. <rire> C'est assez, assez particulier. Donc, il y a une méthode.、Euh... Que, Quel l âge est-il de、euh, Chubby c h a c k e n Il a célébré les 50 ans du twist l'an dernier, donc il doit être.、Euh, mi mi dans les 70 ans. o i dans les 70 oui, ans, peut-être mi-70, mi peut-être,、mm -hmm. mais il est encore en bonne forme. Ouais,、oui. Ce qui est assez、euh, incroyable. C'est bon. Oui. Nous avons également en 1973. Eh bien, George Harrison début e u n e série de cinq semaines au numéro un des ventes d'albums avec l'album Living in the Material World. Un、album particulier, intéressant pour certaines、ouais. pièces, mais、euh, qui n'a pas marqué、euh, -à -dire la carrière. C'est un album moyen. Oui,、euh, ouais. très moyen. Euh, euh, le, le suivant, Dark Horse, aussi, était moyen. Et après ça, il ne faut pas acheter l'album de、euh, George Harrison. Non, Ils sont, c est, c est sont pas、moyen. mal t o u s mauvais.、Ouais. C'était <coughs> quelqu'un qui était、euh, très, très talentueux et qui, avec des Beatles,、euh, a apporté beaucoup, beaucoup. Euh, mais il n'y avait pas rien assez solide pour faire une carrière,、euh, une longue carrière solo. C'est là qu'on voit la différence. Entre, même s'il était très frustré par rapport à, à toute la place que John ou Paul prenaient avec les Beatles, il、euh, y, y avait des raisons à ça. Exactement. Exactement. <rire> Par la suite, en 1975,、eh、c'est Jefferson Starship qui lance l'album Red Octopus, Les, le r o l l i n g s t o n e Magazine écrit Euh, sans Martin, Marty Ballin, plutôt,、euh, eh bien, cet album aurait été complètement、euh, inécoutable, en fait. Ça、euh, fait très longtemps que je n'ai pas entendu Red, Red Octopus, je ne me rappelle pas tellement, mais Jefferson Starship, ce n'est pas bien. Bon,、ouais. Non, exactement. C est, c est, donc, pourquoi le, le, le Rome Sounds Magazine a écrit ça?、Euh, C'est compréhensible.、Mm. Euh, ce n'est pas très, très bon, d'ailleurs.、Mm. En 1975, cette fois-ci,、eh、c'est Alice Cooper qui tombe de scène à Vancouver et se brise six côtes,、ah, c ô t e s Ah, ça s e n e pas incroyable.、Ouais. Il fait partie de ce, ce, ce club sélect des musiciens qui sont tombés de scène et qui se sont brisés.、Ah, quelque il, chose. Il était pas mal intoxiqué dans ce temps-là, en 1975. Je dirais pas qu'il était à son sommet d'intoxication, mais pas le vrai. Oui, exactement.、Ouais. C'est très malheureux. Hum, il donne des bien meilleurs concerts、oh、de, oui, de, depuis 10、oui. ans qu'à l'époque. Il donne un show. C'est、oh, vraiment un des de meilleurs là, sur scène. Là,、ouais. pour, dans mon top personnel, là, Paul McCartney est en haut. Allez, c'est juste en dessous. Effectivement. C'est vrai qu'il est très, très, très bon. Nous avons également en 1977, cette fois-ci, Keith Moon qui rejoint Led Zeppelin sur scène lors d'un concert du groupe à Los Angeles pour jouer des timbales. Ça v a être assez i m p r e s s i o n n a n t Ça devrait être comique. <rire> oui. D'ailleurs, Keith Moon qui est à l'origine du nom de Led Zeppelin,、oui. c'est、oui. lui qui avait. Parce qu'on avait dit. Euh, euh, en fait, il, il avait fait partie des sessions d'enregistrement de Jeff Beck avec、oui. Jimmy Page、mm -hmm. et.、Euh, Ce qui a failli être le premier、euh, Led Zeppelin. Led Zeppelin. C'est-à-dire qu'on retrouvait à la basse John and Whistle, à la batterie Keith Moon, Jeff Beck et Jimmy Page. Et Page voulait former un groupe avec ces gens-là. Bon, ça ne s'est pas fait pour un paquet de raisons. Et Keith Moon avait dit que c'était comme essayer de faire voler un ballon. Un l e d balloon. Le lead balloon, effectivement. Ce qui a mené à Led Zeppelin, justement. Ce qui nous amène en 1979, eh bien, Supertramp est au numéro un des ventes de disques avec Breakfast in America,、euh, considéré par certains comme le meilleur album de、euh, Supertramp. Selon moi, les albums précédents étaient peut-être meilleurs. Moi, je trouve que... Même,、euh... Crime of the Century est de très loin supérieur à Breakfast in America. Mais ça, c'est parce que je suis un fan de rock progressif. Breakfast in America, c'est un bon disque, mais c'est de la pop.、Ouais, J'aime mieux moi l'album. faut pas、euh... appeler ça du rock progressif. C'était de la pop. Non, ça. Parce qu'il y a plein de monde qui appellent ça du,、euh, du progressif.、Oh, non non non C'est pas, non, pas non, la non, même chose. <rire> J'aime mieux aussi i m o l'album Crisis、uh, What Crisis, ouais, qui, ouais, qui est un peu plus difficile par contre. Mais qui, qui, qui est intéressant. Et il y a Even in Quietest Moment qui、euh, e n f e、euh, r m e quelques-uns de leurs、euh, petits bijoux. C'est、euh, un très bon disque de pop,、uh, Breakfast in America, mais c'est vraiment pas rock、euh, <rire> et, ni progressif. Exact. Nous avons également la même journée de Knack. De, de Knack ou De Knack.、The、Comment、Nack. on dit De Knack. Qui lance m e c h Rona, bien sûr, un, un des grands succès de la pop punk des années、mm -hmm. 70-80. Oui,、euh, je savais que c'est un peu.、Euh, The Knack, c'était un peu les. Précurseurs, les ancêtres de Green Day, t o u i dans le genre. Pop ouais, punk,、euh, inspiré par les Beatles, euh, euh, mais avec,、euh, pff, je dirais,、euh, une mentalité new wave. o u i C'est une des chansons préférées de George W. Bush. Ah oui,、ouais. <rire> oh. <rire> C'est mieux quand c'est chanté par Jimbo Kearney et,、euh, et euh, j'oublie le nom du dernier, les trois le, bullies les, dans les Simpsons. Les b u l l i e e s s i m p s o n Qui chantent ça dans un concours de karaoke. <rire> Nous avons également en 1981, cette fois-ci, Paul McCartney, qui est au numéro 1 du palmarès avec Coming Up, enregistré lors d'un concert des Wings à Glasgow. Une pièce assez particulière. Oui,、euh, la version spectacle est bien meilleure que la version、ouais. studio, mais ce s t pas bon. Non, c'est une pièce beaucoup plus pop. Ce s t pas du bon Paul. Non, c'est ça, c'est une pièce beaucoup plus pop, beaucoup、mm -hmm. plus. q u t'aider, énervé. C'était un peu、euh, son. On pourrait dire sa tentative、euh, vers la New Wave. Là,、oui. <rire> coming up, et c'est une tentative complètement ratée. ratée. Mais en même temps, la New Wave, c'est tellement mauvais que. <rire> ah, c'est vraiment,、euh, vraiment pas excellent. C'est vraiment pas dans non, le genre non, de truc que j'adore. Nous avons également, la même journée en 1981, Robert Fripp qui décide de reformer King Crimson avec Bill Bruford ainsi qu'Adrienne Bellew et Tony Levin. Oui, ça, ça a donné une musique très, très.、Euh, Euh, exigeante, comment on pourrait dire,、euh, difficile d'approche de、ouais, ouais, ouais. euh, l'album Discipline. Il y en a qui aiment beaucoup ça, comme mon ami Dr. Pendragon.、Euh, moi, je suis beaucoup plus réservé par rapport à cette période. Cette musique que... est froide et euh, euh, très, très différente de ce qu'il qu faisait dans les années 70. Ben, Fripp est, est un artiste assez particulier qui,、euh, qui, qui a une approche assez spéciale la musique. Euh, d'ailleurs, c'est ce que je trouve d'autre, c'est un de mes amis qui me disait que,、euh, lors de notre e e n t r v u e il avait dit que, Il savait pas jouer. En fait, il était pas un bon guitariste quand il a enregistré le premier album de King Crimson in the court of the Crimson King. Il dit, c'est là que les solos, dans le fond, étaient un peu bizarres parce que des fois, je savais carrément pas ce que je faisais lorsque je composais la pièce. Et ça a un peu, justement, marqué toute sa, sa, sa carrière de guitariste un peu hors norme. C'est-à-dire, je dirais pas, par contre, que c'était un mauvais guitariste non, parce non, que, non, non, écoute, non.、Euh, Mais il savait... juste la structure d'une pièce comme 21st Century Skid z i n Man, là, et il s'est q u e l q u e Chose, Mais en fait, c'est qu'il n'y avait pas une, une formation traditionnelle à la guitare,、ah. ce que, qui a amené justement à、euh, avoir une vision complètement différente. C'est-à-dire, on écoute une pièce. Moi, c'est la pièce Red qui m'a toujours marqué parce que la progression d'accord est complètement、mm -hmm. différente et tout ce、mm、qu'on -hmm. en fait par après, même、euh, l'album complet aussi,、euh, euh, Lark Song and Aspic, qui est complètement,、euh, complètement dans le champ gauche de ce qui était fait au、mm -hmm. niveau、euh, du rock progressif、euh, de l'époque. Donc,、euh, ça c'est particulier, mais moi, après b r a d j'ai écouté aucun album, donc ça me donnera la chance、ah. peut-être de découvrir. Les mais... albums qu'il a, qu a faits、euh, au début des années 2000 sont, sont pas mal. Oui, ça、ouais, c'est vrai、bon. que.、Euh, je dirais que c'est entre la froidure des années 80,、euh, la perfection complexe mais clinique, et froide des années 80, et、euh, le rock progressif plus.、Euh, Euh, onirique des années 70.、Ah, donc, ça v a u d r a la peine d'y donner une écoute. Nous avons également en 1984, cette fois-ci, Van Halen qui lance le simple Panama. Oui. Donc, là, on passe de、efficace. la complexité de King Crimson à、euh, la, la, la, la, bon, la, quand même les pièces <rire> très i n t é r o s k quasiment. Oui, exactement, de、euh, Van Halen. <rire> Mais ça reste, Panama, ça reste une des bonnes pièces, je trouve.、Oh, en oui. Contre, oui. Effet. Oh. Ça se retrouve, j'imagine, sur l'album 1984.、Euh, Et nous terminerons cette journée du 23 juin en 2000, alors que Neil Young se voit décerner une étoile sur le Canada Walk of Fame. Où est le Canada Walk of Fame? Probablement Toronto. Toronto Vancouver, peut-être. à peu près tout. Ouais.、Euh, ouais. Non, moi, je suis pas mal certain, c'est en、ouais. Ontario. Oui.、Ouais. Mm. Ce qui nous e m m è n e à la journée du 24 juin, et je, je, je vais rajouter quelque chose immédiatement parce qu'on n'a pas la date exacte, mais je sais que c'est la date de naissance de Jean-Pierre Ferland, le 24 juin.、Oh. j u s t e le souligner, je ne sais même pas à quel âge il est rendu, mais il est rendu quand même. Il a、euh, 70 ans.、Ouais, oui, 70 ans, facile.、Euh, donc en 1942, par contre, nous avons également la naissance de Mick Fleetwood, batteur de Fleetwood Mac, qui célèbre ses 70 ans、ah, oui. cette semaine d'ailleurs.、Mm -hmm. En 1944, nous avons également la naissance de Jeff Beck qui célèbre ses 68 ans. Euh, Jeff Beck, qui pour beaucoup est le plus grand guitariste de toute l'histoire du rock, oui, et qui, qui est encore excellent aujourd'hui. Les、mm -hmm, oui. euh, concerts qui, qui, qui, qui, qui s'est jamais rallié avec aucun groupe après des Yardbirds, c'est-à-dire aucun groupe où ouais, il n'y avait、ouais, c pas, c'est ça, ça, exactement. <rire> parce que bon, il y a eu euh, euh, Beck Boggart a PC,、euh, des trucs comme ça, des collaborations spontanées, mais jamais vraiment de groupe、euh, non. autour. Il a failli,、euh, il, il, il, il a été auditionné, il, il me semble, pour les r o c Winston, ouais, ouais, ouais. Euh, quand Mick Taylor est parti, mais hey, ça aurait pas duré,、euh, même pas une semaine. <rire> non, pas du tout. Pas du même tout. Même pas une pratique. <rire> mais ça aurait été très intéressant, par contre. Ben, je v o u vois pas, là. b n n Jeff Beck ça, dans les Rolling Stones. Ça, ça, ça aurait changé, ça aurait changé le son pas mal. Il y aurait eu une accentuation encore plus grande faite sur la guitare. Peut-être une accélération aussi des pièces, parce que les Stones sont, comparativement à ce que les Yardbirds pouvaient faire, c'est un petit peu plus lent d'une certaine façon. C'est la façon de composer de Keith Richards aussi.、Euh, ça aurait peut-être, donc, s p e e d é un peu les t u n e s mais ça aurait justement pas duré. Ben, non. Écoute, les Stones, c'est super sloppé, <rire> l T'as l'autre qui est très, très carré. Oh, là, très, oui, oui. oui.、Euh, Ah non. Ah, c'est d e s écoles de pensée complètement.、Oui. Euh, et nous avons également une autre naissance, beaucoup de naissances cette journée du 24 juin en 1945, la naissance de Colin Blundstone, oui, chanteur des Zombies qui célébrera ses 67 ans、euh, cette semaine.、Mm -hmm. Une très très bonne voix d'ailleurs, Blundstone.、Oui. En 1989, Paul McCartney obtient son septième album numéro un avec Flowers in the Dirt, un album que j'ai jamais entendu. C'est le seul des années 80、euh, que je, pour lequel. Je, Je dirais rien de mauvais.、Là. OK, il vaudrait、euh, la peine. C'est pas, pas un grand album, pas du tout. C'est pas un de ses bons albums, mais c'est le seul qu'il a réalisé dans les années 80 qui euh, est euh, correct, ouais, je qui, dirais. Ou、oh, ouais, <rire> qui pourrait être <rire> écoutable. Non, il y a des trucs dessus qui sont pas si mal.、Ah, c'est、ouais. bon, c'est bon. En 1999, cette fois-ci, Eric Clapton se défait de 100 de ses guitares et amasse 5 millions avec la vente pour son centre de désintoxication en Inde.、Euh, Brownie est une, une Fender de 1956 et est devenue、euh, la guitare、euh, la, la plus précieuse du monde alors qu'elle a été vendue au prix de 450 000 Elle est restée la plus précieuse jusqu'à En 2004, Blackie, une guitare justement、euh, qui appartenait à Eric Clapton, devient la guitare la plus précieuse du monde, alors、ah、qu'elle se、oui. vend、oui. euh, 959 000 aux enchères. Les guitares d'Eric de, de Clapton sont、euh, plus dispendieuses, sont les plus dispendieuses au monde. Comparativement à ceux de Hendrix, qui est surprenant. Oui, ça, c'est assez particulier, mais c'est.、Euh, en fait, dans le cas de De, de, de, de ces deux-là, j'imagine, probablement, en dehors de ça, c'est peut-être.、Euh, Hendrix, je pense, ça n'a jamais atteint, par contre, autant d'argent. Il faut dire qu'il n'est pas il est cassé tout.、T'sais. Oui,、ouais, c'est ça. Il n'y a pas moyen vraiment de jouer avec ça. <rire> mais、euh, par contre, il faut dire que. Euh, aussi, euh, le fait que ces, ces, ces guitares-là soient vendues pour des causes de charité,、mm -hmm. peut-être que ça, i n c i t e les oui, gens à payer plus vrai, parce q u h n d r a i c c'est vrai, vraiment pour avoir l'objet、ouais, e si l'argent、ouais. va aller au propriétaire. e t、euh, et Blackie,、euh, c'est une guitare particulière、mm -hmm. parce que c'est fait à partir de trois guitares différentes, trois modèles de Stratocaster que, euh, e Clapton aimait. Je veux dire que Clapton était vendu au Stratocaster.、Mm -hmm. e、euh, t ça a donné cette guitare-là qui était, selon lui, la perfection totale. Et ça me surprend qu'il l'ait vendue quand même parce que...、Euh, Ouais, C'est un geste ouais, philanthropique de ouais, sa part. Il y a les moyens de s'en、ouais. refaire faire des centaines s'il veut. D'ailleurs, <rire> il va avoir une, une Ferrari faite sur mesure pour lui très très bientôt qui coûte 2 millions, je crois, 2 millions de dollars faite à la main, faite selon les spécifications d'Eric de Clapton. Ça va être sa troisième ou quatrième Ferrari <rire> dans toute sa vie. Donc,、euh, des goûts de luxe, mais un grand cœur d'ailleurs. Oui, des goûts de luxe et、euh, tout à fait inatteignables pour le commun des o r t e ç a s Exactement. Et nous terminerons cette semaine d'éphéméride du 18 au 24 juin en 2007, alors qu'en Angleterre, les White Stripes sont au numéro 1 des v e n d e r s d'albums avec Equifam. Oui, Equifam qu'on va entendre dans un moment justement. Je te remercie beaucoup, Simon, encore、Merci. une fois. Je vous rappelle que Simon il anime de deux émissions sur nos ondes cet été. Il y a un genre de bleu. Ça, c'est les lundis à 20h, en reprise et dimanche à 17h et、euh, les mercredis à 13h.、Mm -hmm. euh, et album classique,、euh, ça, c'est les vendredis juste avant rock classique à 10h et en reprise et dimanche à, à 13h et les mardis à midi juste avant la reprise de rock classique. Merci. Vous êtes à l'émission a c t e s s i q u e a c c o m p a g n é e d'Anna Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Plus tard, j'aurai l'immense plaisir de recevoir encore une fois mon grand ami, le Dr. Pendragon, de l'émission Réanimation, qui va venir nous présenter comme ça ses choix en matière de rock. J'aurai aussi. Trois nouveautés à vous présenter soit le tout nouvel album en spectacle de la formation américaine de blues rock t e d e s c h i Trucks Band, celui de Zahn intitulé h Ermita et celui du trio scandinave Grand Magus intitulé The Hunt. En plus de tout ça, je vais vous présenter un groupe anglais obscur du début des années 70 du nom de Flying Hat Band et je vais vous présenter une f a c e complète d'un album v é n i t classique paru il y a exactement 40 ans cette semaine, Scoes r Out. D'Alice Cooper. D'ici là, on aura évidemment de l'excellente musique pour vous tout au long de l'après-midi. Dans un moment, on va entendre du nouveau Cult et Rush, mais tout de suite, on écoute la pièce titre de l'album des White Stripes, dont on vient de parler dans les éphémérides. Je parle de E.T. Tomb. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, la station des Bellamans, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 Femmes. Enfin... そ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 僕。<food> avec headlong flight, ce qui est à mon avis la meilleure pièce. Tiré de leur excellent dernier album Clockwork Angels, qui est paru la semaine dernière, dont dans une édition vinyle tout à fait magnifique. C'était précédé de The Cult avec The Wolf, morceau tiré de leur très bon disque Choice of w e a p o n qui est paru il y a quelques semaines. Et au début du bloc, on a entendu Les White Stripes avec Eki Tomb, bien sûr, c'est la pièce titre de cet album qui est paru en 2007. Vous êtes à l'émission Rac k Classic en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. En passant Rac k Classic, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.raclassic.net k c sur lequel vous retrouvez plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les canvas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées. Il y a aussi、euh, ma liste de mes 800 pièces de rock préférées que vous pouvez aller consulter. Il y a un accès direct à mon blog、euh, sur...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 On va maintenant faire un retour dans les années 60 avec trois pièces très ensoleillées. Dans un moment, on va entendre les Seeds et les Standles avec des classiques du rock de garage. Mais tout de suite, on va écouter un des grands classiques du genre qui a été interprété à l'origine par Johnny Rivers, mais qui a été repris dans les années 80 par un groupe de vétérans un peu obscurs. On, qui vont d'ailleurs faire l'objet de ma chronique des groupes obscurs de la semaine prochaine. Je parle des métalleux de Sirit Angle avec la pièce Secret Angel Man. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Toire t Vienne. C'est fou. 89 FM.、Enfin. Everyone he meets, he stays strange r n love But every m o v m he makes, a n o t h e r chance to take Be careful what you say. y o u h e r yourself away. And I'll e you what i o i n g to see tomorrow. See, Red.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 Pour l'écouter. 89.、Ans. よし I'm gonna put a l i t t question, that's que the bell phone, the bell phone, the bell phone. ジル・ベリケッ album,、e de de album、homonyme. De 1966, c'était précédé des Standals avec Dirty Water, qui nous viennent d a l b u m du même nom, p a r u aussi en 1966. Et au début du b l o c on a entendu euh, formation euh, de vétérans heavy metal、euh, des années 80, c y r i t h o n g o l e avec、euh, la reprise、euh, d'un classique de Johnny Rivers,、euh, Secret Agent Man. C'est tiré de l'album、euh, Servants of Chaos,、euh, qui est paru en 2001, qui a été réédité il y a quelques mois. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Laferre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec un peu, encore un peu de rock québécois. Dans un moment, on va entendre Robert Charlebois ainsi que le o f f a n d b a c k de la grande époque. Mais tout de suite, je vais faire plaisir à mon ami le Dr. Pendragon qui s'en vient tout à l'heure à l'émission puisqu'on écoute Pagliaro. Le temps presse. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Toir et Viens, c'est fou! フォア。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 But the music is on the top of the whole chain. The trumpet magazine is on the way. A hundred joints for a fair good show. A hundred joints for a good show. Yes!、Yeah. En deux joints, tu pourrais être grouillé, e r tu! Très simple ta paire f a u t que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire tourner. Je sais que t'es ton hostie, puis t'en as jusque-là. Mais tu peux changer ça, mettre sa presse en maudit. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais t e grouillé, e tu! T'as un gouvernement qui te v o i t l a tour de bras. Là, on me vole le gouvernement, mais d é b a r l a s s e t o i fais-en! The sun is o good. The sun is so good. t h u n i The s u o g o u n is s u e s u is s You are a good, you e a g are a good, u are a good, y a r u are a g o d y u are a good, o u a r o u are d you are a d y u a r a good, you a r a good, y e d o u are a g r e a g d e a are a are r e a r e e a d e a r o y e r e e a good, a g e a g u a r u a u a o u a r a r e a g y e a a r a g o o u r d e u a r a r e e a u are a u a u are a g o u a r o o d e a good, y a r u a r u a e e a good, y 「アウトジュエ t ジポラベガチョウス」「アウトジュエンジポラククリエンジュ」「アウトジュエンジュポラベガチョウス」「アウトジュエンジポラクリエンジュ」 Robert Charlebois avec un de ses nombreux classiques. En 2 juin, c'est tiré de l'album Solidaritude de 1973. Juste avant ça, on a entendu Offenbach avec Québec Rock. C'est tiré de l'excellent album double Tabarnak de 1974. Et au début du blog, on a entendu p e g l i e r o avec Le Temps p r ê s Ça, ça vient de l'album Aujourd'hui de 1976. Vous êtes à l'émission A c l a s s i q u en e compagnie d'Alain l e f e r v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec un petit bloc blues rock. Dans un moment, on va entendre Johnny Winter ainsi que George Throgood and the Destroyers. Mais tout de suite, on y va avec Steve Hill. Gotta be strong and carry on à l'antenne de la seule station diffuser du vrai blues et du rock à Trois-Rivières. C'est fou! Got you thinking you were born to lose life Don't let nobody tell you when your time is done no. no need to worry, just keep on doing what y o u d o g Getting pushed out time and time again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 Carry on. Gotta be strong. Carry on. Gotta be strong. Carry on. I'll be the f i r s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 FUCKING RUN! Johnny Winter e n Avec sa relecture de Johnny b Good de Chuck Berry, qu'on retrouve sur son album en concert classique, tout simplement intitulé Live. Paru en 1971, c'était précédé de George t h r o g o o d and the Destroyers avec Mama Talk to Your Daughter qui nous vient de leur dernier album, l'excellent 2120 South Michigan Avenue qui est paru à l'été 2011. Et au début du b l o c on a entendu le trifluvien Steve Hill avec Gotta Be Strong and Carry On. Ça nous vient de son très bon dernier disque Solo Recordings Volume 1 qui est paru il y a quelques semaines. Très bon disque de blues. Vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album en concert du t e d e s c h i Trucks Band, intitulé Everybody's Talkin', g qui vient tout juste de paraître. Le t e d e s c h i Trucks Band, qui est en fait un groupe dirigé par le couple Susan t e d e s c h i et Derek Trucks. Derek Trucks, qui est, c'est un des guitaristes du Almond Brown. C'est un authentique、euh, virtuose de la guitare slide et, et son épouse,、euh, Susan t e d e s c h i qui est guitariste.、Euh, c'est une des grandes chanteuses du blues actuellement. On l'a comparé à un croisement de Bonnie Raitt et de j a n i s Joplin. C'est assez juste、euh, comme image.、Euh, personnellement, je dirais que Susan t e d e s c h i c'est la version féminine de Greg Allman.、Euh, Qui est une authentique, une grande chanteuse de blues. Le couple, donc, t e d e s c h i Trucks, a formé、euh, un groupe comme ça qui leur permettrait de tourner une bonne partie de l'année, de l'été surtout. dans le but avoué de pouvoir passer du temps ensemble et avec leurs jeunes familles, leurs jeunes enfants, tout en pratiquant leur gang-pain, évidemment, sur les routes、euh, américaines. Pour、euh, le t e d e s c h i Trucks b a n d、euh, Susan et Derek ont donc、euh, recruté un grand orchestre de 11 musiciens qui、euh, contient une section de cuivre, des percussionnistes, des choristes, ainsi que, bien sûr, un c l a v i e r i s t e et un bassiste. Ils font un mélange de rock, de blues, de funk, de gospel. Ils évoquent bien sûr le Allman Brothers Band pour beaucoup de gens. Mais personnellement, ils me font、euh, surtout penser ou, euh, Delaney Bunny Band de la fin des années 60. L'année dernière, le t e d e s c h i Trucks Band a sorti un premier album studio complet qui a connu passablement de succès, qui a même remporté un Grammy Award au début de cette année. t e d e s c h i Trucks Band, donc, récidive, récidive cette、euh, fois-ci. Avec un album double en concert, là où ils excellent véritablement, c'est-à-dire sur scène. Everybody's Talking reproduit donc l'expérience du t e d e s c h i Trucks Band en spectacle. Je vous propose d'aller tout de suite écouter deux morceaux tirés de ce très bon disque de blues rock. Everybody's Talking du t e d e s c h i Trucks Band. Vous êtes sur les zones de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du blues à Trois-Rivières. C'est fou! 89FM I'm h a g a fun. w e a r i n g m y b r a n new d shoes Trucks Band, on vient d'entendre deux morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album en spectacle, Everybody's Talkin'. g On vient d'entendre That Did It,、euh, reprise de Pearl Woods,、euh, qui a été popularisée auparavant par、euh, Bobby Bland. C'était précédé de Learn How to Love, un des moments les plus rock, je dirais, du disque. Et pour les amateurs de Blue, s c'est vraiment un bon achat. Quelque chose qui vaut le détour, ce nouvel album double en concert du t e d e s c h i Trucks Band qui vient tout juste de sortir. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe anglais extrêmement obscur du début des années 70 du nom de Flying. hat band, qui comprenait le batteur Steve Palmer, qui était le frère de Carl Palmer, de Emersonic Palmer. il、euh, y avait aussi le bassiste Peter Mars Calling et le chanteur et guitariste Glenn Tipton. Ils étaient originaires de Birmingham, la ville natale de Black s a b b a t h、euh, Black Sabbath qui semble avoir exercé une influence majeure sur la musique du Flying Hat Band. Ils ont donné de très nombreux spectacles. Ils se sont fait une excellente réputation de groupe de clubs de haut niveau, chose qui leur a permis de se faire remarquer par Deep Purple, qui les ont pris sous leur aile pour leur tournée européenne. Et ça, ça leur a permis de se faire remarquer à leur tour. Par l'étiquette de disque progressif Vertigo, qui était une des plus intéressantes de l'époque. Ils les ont signés en 1973 pour un premier album studio. Ils ont alors enregistré un démo de quatre pièces qui devaient se retrouver sur le premier disque. Question de vous faire une idée de leur musique. On va tout de suite écouter trois morceaux de ce démo de Flying Hatband. <tousse> Vous êtes sur les ondes de la Radiocampus, la station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock obscur à v o i r e et Villiers, c'est fou! Band, un groupe anglais de hard rock à tendance progressive、euh, très obscure qui a fait son apparition au début des années 70. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur démo qui devaient devenir、euh, leur premier album, mais qui finalement, cet album-là n'est jamais sorti.、Euh, on vient d'entendre、euh, la pièce Coming of the Lord、euh, et juste avant c'était Reaching for the Stars. Et au début du b l o c on a entendu Seventh Plane、euh, qui ouvre le démo et qui est sorti、euh, sur CD euh, euh, il y a quelques années sur l'étiquette SPM. Euh, malheureusement,、euh, l'étiquette de disque à l'époque, Vertigo, euh, euh, ceux qui les avaient signés, ils n'ont pas aimé ce démo parce qu'ils trouvaient que le Flying Hat Band sonnait trop comme Black Sabbath. Ce qui n'est absolument pas le cas, je trouve. Le disque、euh, du Flying Hat Band n'est donc jamais sorti, comme je l'ai dit, et ça a découragé les membres du groupe qui se sont séparés en avril 1974, puisqu'ils n'arrivaient pas à, à vivre tout simplement de leur musique de façon décente. Le bassiste Peter Carling s'est joint au groupe du Canadien Pat Travers, avec qui il a joué pendant plusieurs années, et Glenn Dipton s'est joint à Judas Priest, avec qui il a connu la gloire et avec qui il continue de jouer près de 40 ans plus tard. Voilà qui conclut cette petite présentation du Flying Hat Band dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là des années 80, un quatuor de Los Angeles du nom de Sirith u n g o l C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une f a c e complète d'un album véné de classique. Cette semaine, je vous présente un autre chef-d'œuvre. Je vous présente l'album Schools Out de Alice Cooper, cinquième album du groupe, comme ça, de Vincent f u r n i e r et、euh, troisième chef-d'œuvre Hard Rock d'affilée. C'est aussi l'album avec lequel Alice est devenue un des plus gros noms du rock en 1972. Album qui est sorti Afin de correspondre, comme ça, je dirais, avec la fin de l'année scolaire、euh, américaine. Il est sorti en juin, juste avant les vacances d'été. La pochette était conçue comme une réplique d'un pupitre d'élèves traditionnels sur、euh, lequel on retrouvait des graffitis、euh, juvéniles. À l'intérieur, dans la version originale, le disque était protégé par une petite culotte féminine、euh, qui a fait rigoler, rigoler comme une génération entière d'écoliers américains et canadiens. Aujourd'hui, on va écouter la phase 1 de ce petit bisou. Joue. Scoo's Out de Alice Cooper. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à t o i r r i v i è r e C'est fou. 89 FM. <t 'en> Scooper. On vient d'entendre la f a c e 1 au complet de leur album v e n i e Classics q u Goes Out, qui est、euh, paru il y a exactement 40 ans ce mois-ci, en juin 1972. Un album tout à fait approprié aujourd'hui. On vient d'entendre la pièce Blue Turk qui clôture singulièrement cette face high qui évoque comme ça un cabaret sinistre des années 40. C'était précédé de la pièce Street Fight, un cours intermède musical dominé par le jeu de basse puissant de Dennis Dunaway. C'était précédé de Gotter Cat vs. The Jets, qui évoque la comédie musicale West Side Story,、euh, qui a profondément marqué la culture américaine des années 60. On a aussi entendu une autre pièce qui évoque、euh, un autre aspect culturel lié au divertissement américain, celui de, de Hollywood, des cartoons,、euh, des dessins animés, Looney Tunes,、euh, qui évoque évidemment Bugs b u n n y Et au début de, du bloc et de cette phase 1, On a entendu la pièce titre qui est devenue, dès sa sortie, une espèce d'hymne pour tous les écoliers américains en fin d'année scolaire. Un morceau qui sonne le glas de l'année scolaire et le début d'une saison estivale remplie de liberté, de plaisir qui s'annonce. Pièce et album, comme je l'ai dit, tout à fait approprié cette semaine pour des milliers d'étudiants et d'écoliers. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais faire tourner une autre p h a s e complète d'un autre album v é n é t e classique. Celui-là apparaît en 1977. Je vais vous faire tourner une phase de l'album Love Gun The Kiss. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rac l a s s i g en compagnie d'Alain Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je suis maintenant en compagnie de l'animateur de l'émission de Méta-Réanimation qui est diffusée depuis maintenant plus de 12 ans sur les ondes de C'est Fou FM tous les mardis soir, mon très cher ami, l'unique Dr. Pendragon. Bonjour, bienvenue encore une fois à Rac l a s s i g cher Dr. o c t e u Rock'n'Roll. a d <rire> Rockmaster Rock'n'Roll, a d comment vas-tu? Très, très, très bien. Excellent. Super bien. Ah, c'est cool. J'ai jamais bien été de même. C'est、ouais. bon, <rire> vrai. b o n f a i u n e c r o i x sur le calendrier? Rappelle-toi-en lorsque les jours seront plus sombres.、Ouais. Euh, t e s en vacances en ce moment. Tu reviens d'un voyage de pêche duquel、mm -hmm. tu es revenu avec des choses étonnantes, comme on a pu le voir cette semaine sur la page d'entrée du site web de CIFOU, www.cfou.ca. Euh, Aujourd'hui, tu es venu nous présenter、euh, des choix judicieux en matière de rock ainsi que des pièces que tu n'as pas eu le temps de faire tourner dans ton top 25、euh, lors de la 800e émission. Oui, effectivement, parenthèse, la photo qui、euh, était sur le site de C'est Fou. Oui.、Euh, non, ce n'était pas une rencontre, c'était mon souper. Ah, c'était ton souper. Oui, donc, je pensais que c'était ta,、euh, ta nouvelle conquête.、Voilà. Parce que je me demandais, qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre, celle qui te faisait des chatouillis, là? Ah, ben, elle aussi, elle a、eh, passé、eh, dans le t e r p s d e n Elle était gentille, elle. Oui, mais s i on se lance rapidement, les personnes sont trop gentilles. <rire>、euh, oui, effectivement,、euh, je viens cette semaine、euh, présenter. Ben, en fait, c'est pas vraiment、euh, des pièces. Oui, il y a des pièces là-dedans qu'on n'avait pas eu le temps de, de, de, de présenter là, lors de la 8 centième, qui était notre top 25, c'est、oui, vrai? Oui, oui, oui. Il y en a là-dedans, mais il y a des trucs aussi que j'ai rajoutés, évidemment, parce que sinon, je serais resté dix minutes, là. <rire> non, blague à part, c'est que il y a tellement de bonnes pièces rock que je me dis, ben,、euh, profitons-en, puis allons-y aimer. Chose intéressante,、euh, on, avec Alice Cooper, on vient de célébrer la fin des classes. Oui. Sous peu, on va recommencer. Ben oui, en, en effet, parce qu'on va y aller tout de suite avec une pièce tout à fait appropriée que tu nous présentes. e u i effectivement, une pièce d e Runaways. C'était la fin des classes. C'est maintenant le r e t o u r s Cause Day. <rire> Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89、ans. Hey, C'était pas d a n t le film, ça. Ouais. J'ai jamais entendu passer l a n é d i r ce qu'ils vont bien entendre. <rire> Formation Kiss, la pièce c o m a l l and Love Me, excellente version de Alive, pari en 1975. Quel bon album! Qui un jour aurait, dit, aurait cru que j'aurais dit ça. Juste auparavant, <rire> Cheap Trick, et la pièce Command, Command, est tirée de l'album Live at Budokan, qui est p a r u en 1979. C'était un bon album live. Oui, hein, et ça, ça, ça peut paraître surprenant pour、euh, les plus jeunes, là. Euh, mais à l'époque, c h e e k c quand c'est sorti c e l a a v e c d Boodoken en 1979, c'était extrêmement élevé.、Oui, la musique, c'était t r、oui. è s très t r è s C'était e x t r ê m e l e v h、oh, oui, oui. Mais écoute, moi, je trouve que ça, ça s'écoute encore très bien. Ah、oh, oui, absolument. C'est un très bon album. Je veux、mm -hmm. dire, la production, est, contrairement à beaucoup d'albums live, n'est pas agaçante. Non. Et nous avions ouvert ce bloc avec The Runaways et la pièce Cool Days, tirée de l'album Waiting for the Night, qui est paru en 1977. The Runaways, c'est ça. Ça, ça sonnait, là. Oh, ça, ça, ça, ouais. ça sonne vraiment rock.、Là. Puis C'est un band de filles. C'est、mm -hmm. un band avec lequel, évidemment, avec lequel on retrouvait Joanne Jett, on retrouvait Leda Ford,、ouais. entre u t e Qui sont possiblement les deux qui ont continué à faire carrière par le site?、Ouais, en fait, c'est les deux seuls qui ont fait carrière. Cherry Curry n'a p a rien fait après. Non, non, je pense que même、euh, il a tourné un petit peu ma tente, ses bars. <rire> D'ailleurs, je pense que Leda Ford a un nouvel album qui, qui sort sous peu. Oui, oui, oui, ouais. absolument. Ouais. Ouais. Mais je ne suis pas intéressé à l'entendre. Moi non plus. Moi, j'aime pas ce que l l e fait. Non, pas, je n'ai jamais aimé ça. Mais bon, c'est une rocker. Oh oui, c'est une rockeruse, mais c'était bon, elle est runaways, mais elle en solo. Non, ce s t pas e x t r a o r d i n a i r C'est une bien belle femme, mais c'est tout. Ou c'était, peut-être, je ne sais plus. Je ne suis pas c o r a v e Non, non, c'est encore une belle femme. OK. Bon, ben, c o u d o c'est tout, fait qu'à la semaine prochaine. <rire> Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e a c c o m p a g n é e du Dr. Penragon, c'est lui.、Oui. Et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement、ah. consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Qu'est-ce qu'on va entendre dans le prochain bloc, le docteur、Mais、Je vais faire honneur à ton t-shirt.、Ouais. Ah, ben Oui, un t-shirt d'Hendrix. On va entendre du j i m i Hendrix. Il n'est pas authentique. Je n'ai jamais vu Hendrix en spectacle. Euh, le contraire m'aurait étonné.、Là. Il est arrêté très jeune.、Ah, J'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui, qui, qui a vu euh, Hendrix euh, en concert au centre. Pas d e s a u v e je pense.、Euh, ah oui. En 69.、Euh, c'est un monsieur, c'est un gros amateur de métal. Il est en 69.、Okay. Et puis,、euh, il me disait que c'est le premier show qu'il a vu Hendrix.、Euh, hey, il s chaud.、Euh, sauf qu'il dit je l'ai pas mal plus entendu qu'autre chose parce qu'il était pas mal petit. <rire> <Qu 'il rire> en fait, <d> il <rire> était tellement petit qu'il ne savait pas s'il était au bon concert. <rire> Euh, et on va <rire> attendre du Credence e Clearwater Revival. mais On débute tout de suite avec une de mes pièces préférées, les Rolling Stones. Happy, Mr. Good Witcher. Vous êtes à l'antenne de la radio campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières.、Mmh. C'est fou. 89 i f â m e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 I'll be the fuck. Fire, tiré de l'album Are You Experienced de 1967. Quelle excellente pièce! Tiens, cette pièce-là, je l'ai dédiée à ma conjointe. Je pense qu'elle aime beaucoup. Ben, moi, je pense, je sais qu'elle aime beaucoup Jimmy b a c e s Pas la femme p o i s s a r là. Non, ma vraie <rire> conjointe. Qui doit présentement trouver qu'il fait très frais où elle est. j、euh, u s t e a par exemple, ça a f o n c i CR, Creedance, c l e a w a t e r Revival. Et la pièce Green River, tirée du même album, éponyme. De 1969. Homonyme, homonyme. Homonyme. Oui, oui. oui. Homonyme. o、oui. k、okay. De 1969.、Et、nous avions Rolling Stones et quelle excellente pièce chantée par Keith Richard, Happy, tirée de ce très bon album, u chef-d'œuvre, Exile on Main Street, de 1972. Oui, ça, c'est très bon. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie du Dr. p e n r a g o n c'est lui、oui. et de moi-même, Alain Lefebvre, émission、toi. entièrement consacrée aux racines du rock. Et à l'évolution du rock à travers le temps,、euh, là, on va prendre un virage répressif, n'est-ce pas? Oui, et en fait, c'est un bloc qui est constitué de trois pièces qu'on n'avait pas eu le temps de passer à 8 c e Oui, 800e. qui faisait partie de ton、euh, top 25 là,、oui. de, de tous les deux. Hey, ça me fait penser à quelque chose, moi, Alain. J'avais dit lors de la 8 0 0 e que je les ferais tous jusqu'à la millième. Hein? hein? Oui, tu m'avais dit, j a i pas de problème avec ça. J'en ai <rire> sauté juste trois jusqu'à présent, c'est pas pire. <rire> je reviendrai pour la millième. <rire> On va entendre du King Crimson, on va entendre du Yes, et tout de suite, on débute avec Jeff Rothall et la pièce Cross-Eyed Mary. Oui, c'est il v i e n l d'album Aqualong. u e Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock p r é r e s s i f à t o i r i v i è r e c'est fou. 89 FM. Yeah. the fuck. L'ouverture d'un. Moi, je l'aime bien, cet album-là. Oui. Tu te rends-tu pas pire, là、euh, Non, bizarre, je, je, je dois avouer que t e King Crimson des années 80.、Euh, tu n'es pas un fervent、euh, ni un. Non, vraiment, je n'aimais pas. Euh, et euh, à l'époque, quand c'est sorti, ça me plaisait définitivement pas.、Euh, J'ai écouté des albums à plusieurs reprises. Ça, moi, ça me touche pas. Donc, t a i m e s pas Elephant Talk Pas tellement. b e n là. là J'aime Frame r i Frame Ride. f r a r c o n t r e <rire> Tirer l'album de s a p l a i n e de 1981. Nous avions Yes auparavant et la pièce Tempus Fugit. Oui, c est, c est, ça, ça vient de Drama, qui est、euh, probablement l'album、euh, le plus sous-estimé、euh, ouais. de Yes.、Et、pourtant, c'est un vraiment un très, très bon disque.、En、très, tout cas, bon a s mal. Pas mal meilleur que le, le, celui qui précédait. là,、euh, « t o r m a t o Moi, je suis pas capable de t o r m a t o t o r m a t o moi, je trouve qu'il y a des bonnes pièces, là. Release, release, j'aime beaucoup ça. Oui, release, ça. release, mais.、Euh... Mais c'est pas un album qui a marqué définitivement la, la discographie, la carrière de Yes. Par contre, v r a i m e n t effectivement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire à l'époque, c'est que John Anderson n'est pas le chanteur de l'album. Ça aurait pu être un petit peu、euh, dérangé, mais pas du tout. Mm-hm. Euh, nous avons ouvert cette portion avec、euh, Jethro Tall et la pièce Cross-Eyed Mary, tirée du très bon album, un autre classique du genre Aqualung de 1971. Oui. Nous,、euh... Vous êtes à l'émission Classique en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui. Oui. Et de moi-même, Alain Lefebvre. C'est moi. Et...、Ah, oui, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui. Euh, le docteur est venu nous présenter、euh, ses choix en matière de rock classique.、Euh, Qu'est-ce q u on, on va rester dans, dans, dans le progressif. Qu'est-ce qu'on a dans le prochain bloc, docteur? Formation canadienne emblématique, Rush. Oui. Qui ont sorti un très bon、euh, nouvel album. Mais là, ce qu'on va entendre, c'est、euh, oui, un, un, un classique. C'est un classique, effectivement, de l'album Permanent Waves. On va entendre une formation britannique UK. Bon, on débute tout de suite avec David Bowie, la pièce Heroes. 89FM。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 Gracias. La pièce Natural Science que l'on retrouve sur le très bon album Permanent Waves de 1980. C'est un de leurs grands classiques,、euh, Permanent Waves. C'est un des très bons albums. Je te dirais que je le trouve bon de A à Z. Il、mm -hmm. y a d'excellentes pièces dessus. Il y a des pièces qu'ils ont quand même portées.、Euh, dans... Oui,、oh, on pense à Free Will, Spirit、oui, oui, of the Radio.、Euh, Est-ce que, est que tu as entendu le nouveau Rush, Clockwork、uh, Angel Je vais être franc avec toi. Je ne connais qu'une seule unique pièce. Je ne l'ai pas encore. Écoute,、euh, Les Disques, c'est pas ça qui manque, je n'ai pas c o m pris le temps de les o u t e r pour la peine.、Euh, je sais qu'on en parlait ensemble,、euh, je pense que c'était au début de la semaine, et puis tu me disais que c'était un album qui était correct, mais qui é t a i t peut-être pas à, à l'image de la pièce que tournait, exemple. Ouais, oui, c'est sûr que Headlong Flight,、euh, c'est la meilleure pièce de, de l'album, à mon avis, mais il reste que le disque est très bon. Oui.、Euh, C'est sûr que quand on, on s'appelle Rush et qu'on a、euh, dans son bagage, dans son héritage, des albums comme Permanent Ways ou Moving Pictures,、mm -hmm. euh, lorsqu'on sort des albums par après,、euh, le... on a tendance à comparer ça.、Oui. Et évidemment, la barre, ben, c est, c est, la barre est beaucoup trop haute.、Oui. Euh, Clark Oak Angels, je dirais que c'est leur meilleur album depuis les、euh, de, années 80, le début des années 80.、Ah, euh, oui. Pour moi, le dernier bon album qu'ils ont fait, c'est Moving Pictures. Je dirais que Clockwork Angels, c'est probablement le meilleur album qu'ils ont fait depuis Moving Pictures, mais je ne suis pas en train de dire qu'il est aussi bon que Moving Pictures. C'est un très bon disque, par contre. Mais c'est une chose que je vais voir à l'écouter probablement d'ici les prochains j o u r s Tu ne seras pas déçu parce que, écoute, il ne faut pas te cacher, les années 80 après Moving Pictures, ça a été assez mauvais, et les années 90 aussi. b e n écoute, je n a i pas vraiment suivi. La semaine dernière, j'ai réécouté Hold Your Fire. C'est vraiment mauvais. Cet album-là. Une tangente qui, si je me fie exemple, peut-être le seul album que j'avais prêté l'oreille dans ces époques-là, c'est Power Windows. Une tangente que je trouvais un petit peu trop synthétique, très o p synthétique, t r dénaturalisée par rapport. Pas tellement rock. Effectivement. Ben, le nouveau,、euh, c'est plus rock, C'est plus rock、vrai? et c'est plus progressif.、Okay. J'avais aimé Snake and Arrows, le précédent,、là. Mais、euh, je pense que c l o a k e r Angels est un、Expérieure. meilleur.、Oui. Ah, ben, je, je vais remédier la situation et je vais l'écouter、euh, probablement ce week-end. Juste auparavant, nous avions, <coughs> pardon, la formation britannique UK, la pièce In the Dead of Night, que l'on retrouve sur le très bon album live, Night After Night. C'est drôle, hein, Alain, parce que toutes les fois que je viens ici, il y a beaucoup de, de, de pièces. Dont je choisis la version live.、Et、généralement, je dis que je n'aime pas les albums live. C'est un peu paradoxal. Il mais... y a de très bons albums ouais, live. D'ailleurs, on, on fera ça un moment donné. Un、euh, uh, euh, live only. Oui, avec les meilleurs, ce qu'on qu considère、ouais. comme les meilleurs albums ouais, live. Il y, y en a plein. Ah oui, il y en a beaucoup. u live. Mais celui-là, Night After Night, c'est un excellent disque en spectacle. On préfère un spécial qui est ça live puis à live tout. Alterné tout le temps de ces deux albums. <rire> euh. <coughs> n faisant nous... du air guitar, comme ça, dans le studio. Ben oui.、Mm -hmm. Ça va de soi. Et,、euh, nous avions ouvert ce bloc avec le, c'est un, c'est une consécration, ce mec, David Bowie. Et la pièce est Rose. De l'album du même titre de 1977. Oui. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. p e n r a g o n c'est lui,、mm -hmm. et de moi-même, Alain Lefebvre,、euh, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le ton. On reste dans le rock progressif, mais tranquillement, on va prendre une tangente vers.、Euh, Quelque chose d u peu plus hard rock.、Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre dans le bloc? On va entendre du Led Zeppelin. Oui. Incontournable. On va entendre Gentle Giant. Pour moi, incontournable. Mais ici, une pièce beaucoup plus rock. Et on débute tout de suite avec Genesis, Dance on a Volcano. Oui, Dance on a Volcano, qui est、euh, une des, un des, un des pièces les plus connues de Genesis, je dirais, des années une 70. Une pièce qui a beaucoup d'impact a h、oh, oui. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La seule à diffuser du vrai rock pour RSF à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. I'm g o e lifts y o u r b o o t s away e、yeah. you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 Je peux pas croire que vous allez passer l'été là-dessus à animer une émission. Je suis le roi du monde! OK, j'ai la feuille de t u p e a u l e Qui avait dit que Mathieu d y r i t s e m b l e dans deux minutes? C'est moi, c'est moi. Bravo François, un point pour toi. Hey, Rest... peux-tu te dessiner tout nu? Est-ce que j'ai encore le temps de débarquer? i o u l'Eisberg le pendant qu'il s t sur la peau, lui? La vie de croisière d'assemblage requis, pour la première fois en 3D. À l'affiche tous les jeudis de l'été, de 13h à 17h. On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. Rassemble un p e t i pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1 C'est tout. j e s p è r u e c'est un p a i l e Pièce d'ouverture de l'album Physical Graffiti de 1975. C'est un bon album, ça aussi. Oui, c'est leur dernier、euh, grand album. Dernier、euh, bon album. Physical Graffiti, parce que les autres bien, l sont s assez ouais, moyens. C'est moyen, effectivement.、Oh, ouais. Nous avions auparavant Gentle Giant et la pièce Little Brown Bag qu'on e retrouve sur Giant for 4D. y Mais 1978, c'est pas un album que t'aimes beaucoup.、Ah, On est dans un album que j'aime pas du tout. Ouais, sais. Tu sais, quand j'ai acheté ce disque-là,、euh, à l'origine, en v i n y l、mm -hmm. e、euh, je croyais même pas que c'était eux. Je pensais qu'il y avait une erreur, qu'il y avait eu un mauvais pressage. <rire> tellement que j'ai arrêté le disque, je l'ai vu dans mes mains et j'ai compté le nombre là, de, de, de, de tracks qu'il y avait de, de sillons. Serais...、Oh、oui, parce que je croyais pas. Ça peut pas, c'est pas de Gentle Giant. C'est impossible, il <rire> y a une erreur. Il y a un pressage, je sais pas, ils ont pressé un mauvais disque de Kiss. Je sais pas. <rire> J'en revenais pas. p i s je ne l'ai、bon, jamais réécouté par la suite. J'ai trouvé ça trop. Tu n'as jamais réécouté la p a、ah、r o Non, o n j'ai trouvé ça mauvais, vraiment mauvais. Et、euh, un de mes amis. Tu es en amis, train de dire que mes choix sont mauvais? Non, non, mais <rire> écoute. Un de mes amis qui, qui, qui, qui était claviériste et qui、euh, était un gros fan de g e n t l e Giant, il ne connaissait pas cet album-là. je lui d i ben je vais te le passer, là, mais、euh, tu vas voir, c'est vraiment mauvais. Mais lui, il ne croyait pas. Lui, il disait,、ouais, t'es trop difficile. Toi, là. Et là, il est revenu, il dit, man, c'est incroyable.、Ah, c'est pas g e n t l e Giant. C'est pas un super bon album de Gentle, j'en conviens, mais je le trouve pas si exécrable que ça. Ah,、là. ouais? Ben, moi, j'adore la pièce Little Brown Bag. Je trouve que c'est un bon petit rock、euh, entraîné. Ouais, mais c'est tellement pas g e n t l e Giant. ben Écoute, c'était tellement pas Led Zeppelin sur Koda non plus.、Là. Non, ça, mais ça, Koda, ça c'est autre pas, chose. C'est des hard takes de、ouais, studio. Rayon Koda, allons-y avec.、Euh, J'ai un blanc de mémoire. In Through the Outdoor. In t o the Outdoor. Il est y a, y a, y a plus axé sur le clavier, mais ça reste Led Zeppelin. On les reconnaît, Led Zeppelin. C'est du、ouais. moins bon, Led Zeppelin. Tandis que là, c'est complètement. C'est plus le même groupe. Là, là du tu、tout. me fais de la peine.、Ouais. Là, il dit que, q u a c e s Kim Crimson, c'est pas bon. Gentle Giant, c'est pas bon. Là, je pense qu'on va arrêter ça, là. Est-ce que si tu veux, je parle de Vodavie. s Il devrait peut-être pas faire ça. Ben, ne me p a r l plus voir d e s v i e s Okay. <rire> je l'ai dit.、Euh, et nous avions une ouverture de bloc. Ça, je sais que tu t'aimes ça. Genesis et la pièce Dance on t e Volcano tirée du bon album. C'est un des bons albums. Ah oui, ça.、Fait. Ça, c'est un bon、ah, là, album. Tu mets la, du bon sur mes pieds. Trick of the Tail, c'est vraiment un très bon album、euh, ouais. de, Gen de Genesis. C'est le dernier. Chef-d'œuvre de Genesis, quant à moi, parce que Win and Rotary a des qualités. C'est un album que j'ai jamais vu. Oui, mais c'est pas la hauteur de Trick of the Time. Non, non. Et End of the War t r e non plus. Non. Mais qui est quand même pas vilain. Oui, qui est pas vilain, parce qu'après ça, ça commence à déraper. Non, non, après ça, c'est doux. Ça, c'est vraiment mauvais. Oui, c'est vrai, c'est doux a p r è s Non, ça, c'est insupportable. Trigger of the t a l de 1976. Et moi, j'ai toujours adoré la pochette de Trigger of the t a l Oui. C'est vraiment une belle pochette. Énigmatique. Oui, oui, effectivement,、oui. qu'on peut se prendre, peut prendre plaisir à regarder, trouver des、mm. petits détails. Et puis, oui, oui. c'est ça. Bien, C'était ça, mon cher. Bien, C'était très bon. Bien, Quand même, bien, deux sur trois. <rire> <rire> non, non, non, pas deux sur trois. Euh, deux, deux bons、euh, sur trois, tu veux dire. Oui, oui c'est、okay, euh, oui, vrai. Non, que fou, que Discipline, je... c'est un album qui ne me touche pas, mais ça,、ouais. je ne dis pas non plus que c'est mauvais. Mais il faut que je t'avoue que je ne fais p a r exprès chercher des choses que je suis sûr que tu n'aimeras pas pour qu'on ait quelque chose à dire dans ce moment-là. De toute façon, je, je, je, je, je... <rire> lorsque je vais aller à r é l i b é a t i o n je vais faire la même chose. <rire> je, je vais te donner des rincis, c'est sûr. <rire> c'est sûr, d'ailleurs, ça te sent bien. <rire> tu... C'est、euh, ouais. mardi par la semaine prochaine. là-haut. Je pense que c'est le 5 h e i l l e t On en reparlera tout le temps. Oui. Euh, là, on va y aller avec un. On va laisser le, le recourir ici. On va y aller dans, dans le hard rock et plus précisément le hard rock canadien, puisqu'on、oui. a un, un petit bloc rock canadien. Absolument. April Wine, c o n et H, mais débutons avec M. Marino, Mahogany Rush et la pièce Dragonfly. Oui, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. y e a h La formation montréalaise, April Wine, et la pièce Babes in Arms, t i r é e d a l b u m Harder Faster de 1979. C'est un t i t e qui a été euh, apparemment、euh, inspiré par un film pornographique et une réplique dans ce film. Ah, c'est possible. Harder Faster. Ben oui, c'est vrai que、euh, rendu là, quoique la pochette <rire> est p r ê Non,、euh, non, là, non, la pochette.、Euh, En Faites la pochette, on dit une espèce de bolide. Oui,、ouais, c'est ça qui, qui, va, qui a l'air d'aller très, très vite. Tant <rire> mieux pour eux. j u i s auparavant, nous avions une autre formation canadienne, c o n n e Hatch, défunt de celle-ci, et la pièce Don't Say Make Me. Est tiré du deuxième album Hot A Hand qui est p e r d u en 1983. Oui, ça, ça, je me rappelle que j'étais en vacances、euh, cet été-là、euh, sur la côte Est et on entendait beaucoup、euh, des pièces、euh, tirées de ce disque-là,、euh, dont c'est Make Me、ouais. et、euh, First Thing for Everything,、mm -hmm. la, la Power Ballad. Et、euh, je me disais en entendant ça un peu partout, c'était assez omniprésent là, sur des stations de,、ouais. de radio rock, je me disais, ah, ben, il Ils, ils vont percer. Oui, c'est ça. ça. Mais Donc, ils ont fémère, traversé. Ça, ça, ça va marcher pour eux.、Ouais. Euh, C'était bien parti.、Ouais. Sauf que le troisième album était tellement mauvais、ouais. euh, que ben, ça les a tués. Donc,、ouais. ils ont fait juste trois albums. Effectivement. Parce qu'ils étaient、euh, quand même omniprésents sur、euh, la scène rock canadienne au début des années 80. Ils ouvraient souvent au forum、euh, pour des gros shows. Oui, on les a vus dans un gros show aussi. On était six, je pense. Oui. <rire> <rire> c'est la fois qu'ils sont venus、ouais. à Trois-Rielles. o C'était sûr. Que... Ben, Allez, on... En e tout cas, on n'était pas doux, c'est sûr. Non, non, non. non. Ouais, on avait eu du. Mais je l e s a r i v y a e n e partie de Julius Priest,、euh, okay. de Iron Maiden.、Euh, euh, C'était un gros. Il sentait un bon s h o w aussi, là,、oh, je veux、oui. dire, un gros. u Il se donnait beaucoup.、Oh, oui. oui, oui. Oui, tout à fait. Mais Et... le, des fois, pas, pas le, le talent, ce n'est pas、euh, tout n o n Ce s t pas garant. Il y a la chance. Et comme je l'ai dit, le troisième album est tellement mauvais que s'ils sont dessus. Bon, écoute, je veux dire, on fait quand même deux bons albums qui aujourd'hui, on, on les écoute encore à l'occasion.、Oh oui. Et on avait ouvert cette portion avec Mahogany Rush et la, la, la, la, la, pardon, la pièce Dragonfly e d qu'on retrouve sur le très bon. Encore un bon album live.、Oh、oui, qui oui. Une belle live. Ça, c'est vraiment. vraiment c'est dans mon top 10 des meilleurs albums. Un, live.、Oh, ça, Pour moi, c'est pas mal l e x é c u o avec Unleashed in the East. Mm-hm. Oh oui. Qui est parlé en 1978, non pas en n a c、nice、h e n d i e s mais Live de Margaret. Oui,、Bush. parce qu'en n s c h e c'est e a n s 70 ans. C'est cela. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va rester dans la veine hard rock, mais avec,、euh, là, on va y aller avec des groupes américains. Non, il y a un intrus dans la bande、euh, oui. qui n'est pas américain. On va entendre, entre autres, quoi Molly Hatchett. Oui, du Southern Rock.、Mm -hmm. Boston. Mm-hm. Eowar. p a r d Oui. n、eh、Oui. w、oui. a r Oui. Oui. Oui.、Euh, Nazareth. Et on va débuter tout de suite、ah、avec u s C'est eux, les intrus.、Yeah, C'est les Écossais.、Smith、oui. Excellent guest,、no、Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à t o i r i v i è r e s e f C'est fou.、Oui.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 C'est fou, 89. ans. et La pièce Baiting the Heart, tirée d a l b u m du même nom de 1980, avec une superbe pochette. Oui, bien, tous les, les albums. Frazetta, ben, toutes、ça. les pochettes. De... Oui, mais c'était la. Attends, je pense que c'était la dernière、euh, de Frazetta, parce qu'après ça,、euh, sa, ben, euh... sa, sa femme, qui était son agent, a augmenté、euh, les, les, les, euh, les cachets. Pour utiliser des pochettes, des peintures de f r a z e s t a Oui, mais la, la pochette de f l i r t i n g w i t h Disaster, est-ce que l'album est venu après Baiting the Odds? Oh, ben, en fait, Meeting the Hud, c'était le troisième. Flirting with Disaster était le deuxième. OK. Bon, c'est logique.、Sûr. Donc,、euh, les, les trois premières,、euh, trois premiers disques ont été、euh, utilisés. On a utilisé des, des, des illustrations peinture,、ouais. de, de Frazetta. Sauf que, c'est ça, la, la femme、euh, qui était.、Ouais. La femme de Frazetta, qui était son gérant, a décidé d'augmenter les cachets. o n dit, ben,、Mais、voyons là, donc. Hein, eu, là,、euh, là, ça n'a pas d'allure. e l l e leur a donné comme raison, oui, mais si vous, en, si vous vendez des disques, c'est à cause des peintures de Montbéry. Alors, ils ont tout simplement décidé de, de, de plus utiliser,、euh, des peintures de, m a i s elle、azeta. avait pas tout à fait tort, parce que les pochettes à traite teaser.、Là. Oui, tout à fait, mais il reste que l i n a musique est pas bonne.、Euh, c'est ça. Et ça, c'est un très bon album,、euh, Beating the God. s Il avait été mal reçu parce que, bon, il avait changé de chanteur, et puis,、euh, le chanteur、euh, qu'ils ont été cherchés était pas tellement regoutant, alors ça, <rire> ça, non, c est, c est vrai, je mais c'est vrai,、ouais, lui-même l'a dit. Oui. Lui-même a, a, a hésité à prendre le poste de, de chanteur de, de, de Montlatchet t il l'a dit au gars il disait, Je suis beaucoup trop laid pour. Je ne vais pas vous aider. Ce、euh, <rire> n'est pas des jokes. Il a dit plus tard i s'est retrouvé dans Slipknot parce qu'il avait <rire> <met> un masque. <rire> <rire>、euh, C'est un, un bon album de,、oh, de Montlatchet. Très bon album. Je suis a p p a r a v a n t dans l s avions Boston et la pièce Don't Look Back. Une grande parole tirée du. Encore une fois. Même l'album du maître. Oui, c'est la pièce titre. C'était、euh, euh, leur deuxième、ouais. disque.、Euh, pas mal moins bon que le premier.、Marigny. Moins bon que le premier, mais quand même bien. Là. Ben, en tout cas, la pièce、voilà. Don't Look Back est très bonne. 1978,、euh, Nazareth et la pièce Miss Misery, qui est tirée du très bon album avec encore une très belle pochette, oui, oui, Air、oui, Hold、oui. Dog, oui. de 1978. On, on pourrait quasiment dire, en fait, à part Aerosmith qui, qui a ouvert、oui. euh, le bloc, on pourrait dire que c'est le bloc Belle、oui. Pochette. <rire> <rire> ouais, quoique Boston là, était, à, était correct. Là, ouais, c'est ordinaire. L'espèce de spaceship guitare.、Ouais. Mm -hmm. euh, t effectivement, nous avions ouvert avec Aerosmith les Toxic Twins, en fait,、mm -hmm. à l'époque. Ben, il est v n u de se séparer parce que y a pas, Joe Perry n'est pas resté sur l'album au complet.、Ouais. Il a joué dessus, mais il n'a pas, pas enregistré l'album au complet. Il a、euh, fait même que, des d e m i p i è e s je pense.、Ouais. <rire> <rire> en tout cas, il n'a pas, pas enregistré des pistes de guitare, ça, c'est sûr. La pièce était No Surprise, pièce d'ouverture de l'album Night in the Rots et de 1979. Et tu sais que mon album préféré des Rose Smiths, c'est Rocks. <rire> ben oui. Mais Night in the Rots commence tranquillement pas vite à être ex-eco. Ah oui, tant、ouais. que ça.、Ah ouais. Tu sais que c'est un album qui a l b u m qui avait reçu de très mauvaises critiques à sa sortie. Sous-estimé Et, et、euh, là, c'est que je trouvais ça、euh, décevant. Et,、euh, mais quand même, je me suis dit, je, je suis un fan d'Aerosmith,、ouais, je vais、ouais. l'acheter quand même. Et là, j'ai été surpris à l é c o u t e r parce que, mais pourquoi Il, il est bon, est il est t r è bon. <rire> ben oui, absolument.、Très、Donc, il ne、euh, faut pas se fier aux critiques. Non, je、euh, l'ai souvent dit, la meilleure critique est soi-même.、Mm -hmm. On peut être déçu des fois, oui, mais quand même, c'est notre goût qui prime. Ce qui s'en vient, bien là, on va. Ben oui, c'est ça. La... Là, vous, évidemment, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie du Dr. Pendragon, qui est lui. Oui. <rire> et de moi-même, Alain Lefebvre. Qui est toi. Oui, exactement. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.、Euh, là, on va y aller encore dans le hard rock avec,、euh, j'allais dire, un bloc australien, mais non, non, il y, y a un intrus. Là, il y a un intrus, effectivement. On va entendre du Guns N' Roses avec, ça, c'est l'intrus,、euh, c'est ça.、Oui. ça? D'ailleurs, même <rire> le leader est un intrus dans son <rire> propre groupe, là. <rire> Euh, c'est cet être bizarroïde. Effectivement,、ouais. Wolf m o t h e r qui se veut être un peu une, par moment, un peu une renaissance à Led Zeppelin, si on veut, quelque part. Oui, oui, oui, ben, c'est dans la même mouvance. C'est un des premiers groupes à, de, de vrai rock,、euh, un des premiers j e u n e s À avoir fait son apparition dans les dernières années. Tout à fait. Et là, mon cher Rockmaster, c'est le temps de donner la pitance aux chiens. Oui. Et c'est d'ici Giving the Dog a Bow. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus la Station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. I'm g o n n t it in foot. <laughs>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 C'est assez fou, p、bon, o u r r n l'écouter. 8 9 1、oh. 1 Guns n Roses. une pièce qui porte un titre pas gentil.、Ouais. C'est un titre v i l g a i r Axel Rose, c'est indéniable. Oui. Par contre, si ça avait rapport, le titre avait rapport avec ce qu'on discutait, c'était correct. La pièce Back of Bitch, tirée de l'album Use Your Religion One, j'ai dit ça parce qu'on discutait en honte que souvent dans. Des, des grands groupes ou à peu près tous les groupes il、euh, ya beaucoup de Des dissensions souvent entre les épouses. Oui. Ben, pas juste entre les épouses. Dans le cas de、ben、Guns N'、oui. Roses, c'est Axel Rose. Est, il n'est、oui, pas en durable. C'est pour ça. Tu sais, ça ils, ont、euh, ils ont été intronisés il n'y a pas longtemps、ouais. au Rock'n'Roll Hall of Fame.、Euh, ben, Axel, ce n'est même pas, pas présenté. présenté c'est fort.、Euh, Quoique,、euh, sur son site web, il explique que pour lui, ça ne veut rien dire, ça, le Rock'n'Roll Hall of Fame. Puis,、euh, pff, on ne peut pas dire qu'il a tort, là, parce que si tu regardes,、euh, lui, il pose la question c'est qui ces gens-là qui votent Pour, qui décide oui, de qui peut être intronisé, de, de qui est rock.、Euh, et, et quand tu regardes ça, il y a raison parce qu'on en a parlé souvent, moi et Simon, en, en ondes. C'est complètement ridicule, la sélection.、Ah, écoute, là. écoute, un groupe comme Deep Purple n'est pas dans le Rock'n'Roll Hall of Fame. Deep Purple, qui ont composé probablement ouais, ouais. Le, le riff de guitare, ouais, de, de rock le plus célèbre de tous les temps, s ne sont pas là. Alors que tu as Madonna qui est là. Qu'est-ce que Madonna Il est là, il, il, il parle d'introniser Donna Summer. Come on, là. Qu'est-ce que c'est -ce, q u a Oui,、ouais, mais tu、ça? sais que dans, dans tous ces, ces, ces, ces trucs-là, que ce soit dire qu'il est l'homme le, qui le, le plus fort au monde, n'importe quoi, c'est très subjectif. Oui, c'est subjectif. Mais c'est parce souvent s erroné.、Là. Mais quoi qu'il en soit,、euh, Axel Rose aurait peut-être eu intérêt à y aller parce que lui, dans son cas présent, ça i r a i t sûrement pas nuit. <rire> non, non, ça, ça c'est un fait. Là, tu sais, mais, mais il reste qu'il soulève des questions qui sont、euh, tout à fait pertinentes. Absolument. Barbara,、bon, s'il parvoit de la lucidité à l'occasion, tant mieux <rire> pour lui. Puis, auparavant, nous avions Wolf Motter et la pièce Joker and the Thief que l'on retrouve, retrouve sur l'album、euh, du même titre Wolf Motter, premier album qui est paru en 2006. C'est、ouais. un très bon album. Oui, très bon. e u ils nous avions ouvert avec、euh, ACDC et la pièce Giving the Dog Bones tirée d'un album qui, ma foi, est probablement consacré, Back in Black, de ouais, 1980. c'est un des plus grands disques de rock de tous les temps. Parmi les concerts à venir au Québec、euh, qui pourraient vous intéresser, eh bien, ce soir même, il、euh, y a Corrosion of Conformity、eh oui. euh, qui seront f a u x f o n d é l e c t r i q u e Donc, vendredi 22 juin, pour ceux qui écoutent la diffusion originale, pour ceux qui écoutent la rediff du mardi, eh bien,、euh, c'est passé. C'est terminé. C est, c est, c est, c est, ça avait lieu. Oui. Par contre, si vous écoutez la, la rediffusion de mardi, eh bien, ce soir, c'est Roger Waters. On s'en rappelle. h on voyage dans oui, le temps. Oui, le, le, le 26 juin.、Euh, et ça, c'est、euh, écoute. Euh, Roger Waters, The Wall, c'est、euh, le spectacle le plus visuel que j'ai vu de toute ma vie. Je n'ai pas dit le meilleur. Non, non, le visuel. plus visuel. Tu ne peux pas avoir plus visuel que The Wall. C'est impossible. Ça ne se peut pas. J'imagine que ça doit être hallucinant. C'est、euh, fantastique. C'est extraordinaire.、Euh, c'est un des, des, des beaux souvenirs、euh, en spectacle que, que, que je vais garder. Euh, mardi 3 juillet, Scorpions seront au Centre-Belle. Vraisemblablement, vraisemblablement, pour la dernière fois, hein, puisque c'est leur tournée des dieux, Leonard Skinner seront au Maddie's Place de Kanawaki. Ça, c'est vendredi 6 juillet. Dimanche de 8, Iron Maiden et Alice Cooper seront au c o l i s é e de Québec. Ça fait longtemps que Iron、oui. Maiden ne sont pas allés au c o l i s é e de Québec.、Euh, à, un, à un certain moment donné, i l v e n a i t à, à toutes les années.、Oui. Et puis,、euh, là, ça fait, oh, ça doit faire un bon 5 ans certains. Hum. Je peux pas te dire, là, mais je sais que ça, fait, ça se compte en、hum. année. Le mercredi, ils seront,、euh, au Centre-Belle, n c o r e avec Alice Cooper, et entre les deux aura lieu Aerosmith, h、euh, au Mondial Loto-Québec de Laval, le mardi 10 juillet. d e s f l i p p a r d seront au centre belle avec Poison et Little Ford. On a parlé de Little ben, Ford tout à l'heure. Euh, c'est ça le lundi 16 juillet. Le mardi 17,、euh, on va aller voir Scarlet a n Witch, e i avec、euh, Barn Burner. Ça, c'est au、ouais. café, le stage、euh, sur la rue Fusée, dans le secteur、euh, Cap de la Madeleine. Mercredi 18, le lendemain, c'est la tournée Shockwave qui s'arrête au Top Soda,、euh, et est la qui est une tournée qui met en vedette、euh, Fear Factory. Un de tes groupes préférés. hein? Oui. Avec Voivod, un autre de tes groupes préférés. Oui. Cattle Decapitation, Misery Index, Revocation et Havoc. Il y a d'autres groupes aussi. Vendredi 27 juillet, c e l a s e r a à l'Olympia de, de Montréal, Montréal, bien sûr. <rire> <rire> de, de... <rire> oui. Et、euh, le jeudi, il sera au. Non, non, non, non je, je me trompe. Le jeudi,、euh, c'est Saga. Qui seront au c o r o n a v i Et b o n d o u il existe encore. Oui, je ne pense pas que tu vas être là. Non, il y a de fortes chances. Ça, c'est jeudi 9 août. Et finalement, les samedis, et dimanche s 11 et 12 août aura lieu le Heavy MTL au Parc Jean-Drapeau. Et encore une fois, on n'est pas mal sûr de ne pas te voir là. Mais je pense que c'est la même chose pour toi. Oui, exactement. Vous êtes à l'émission Arctic en compagnie c d'Alain Lefebvre. Émission Arctic et e Dr. Pendragon, évidemment. Je suis désolé. C'est d'habitude. Émission entièrement consacrée au réseau. Du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Tout à l'heure, je vais vous présenter deux nouveautés, c'est-à-dire、euh, le nouveau Is On et le nouveau Grand Magus. Mais tout de suite, on va y aller avec ton dernier bloc.、Hein? Oui, effectivement. p r c e que c e t un bloc, je l'ai dit à a d l i s encore là, il y a un intrus. Mais oui, effectivement. Entendu Alice in Chains? C'est l'intrus. Oui. Tu as gagné un beau petit prix que je vais te remettre tout à l'heure. Motorhead, d é b u t a n t avec Black Sabbath et Tomorrow's Dream.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 何<音楽> In Chains, b e n écoute, sont, ils ont été,、euh, comme tu le disais, ils sont arrivés dans le bon temps. Oui, ça, ça c'est indéniable, ils、ouais. sont arrivés dans le bon temps.、Dans、ils l'ont eu facile. Oui, ben, <rire>、euh, peut-être plus que d'autres, effectivement, dans le début du mouvement. Par contre, il, je dirais que l'argental l'a mal pris. Lui, il l'a mal pris, <rire> puis lui, il l'a pas eu facile, effectivement. La pièce étant Check My Brain, tirée de l'album Black Gives Way to Blue de 2009. Moi, j'adore cet album-là. Oui, excellent. Vraiment, excellent. De retour, très, très... Un des meilleurs de, de la carrière de Alice in Chains. Oui, effectivement. Et、euh, je trouve qu'ils ont bien ramené leurs produits malgré le temps qui avait passé.、Mm -hmm. Juste auparavant, nous avions Motorhead. Ma pièce préférée, Motorhead, Bomber. Version、euh, spectacle. Oui, sur un excellent album live, No Sleep <rire> Till h a m e r s m i t h de 1981. il <rire> faudra obtenir ça aussi. Oui. Et en début de bloc, Black Sabbath et la pièce Tomorrow's Dreams que l'on retrouve sur Volume 4 qui est paru en 1972. Oui, exactement. Ça clôt mes choix, mon cher. Oui. Ben, à peu près. Il m'en reste une.、Oh, oui, tout à fait. Vous êtes à l'émission Rock l a s s i c en compagnie du Dr. p e n r a g o n C'est lui et de moi-même, Alain Lefer, l'émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle de, du tout nouvel album、euh, d'un trio de vétérans scandinaves、euh, suédois, plus précisément, du nom de Grand Magus. Ils existent depuis 1999,、euh, 99 plutôt. Ils font un、euh, heavy metal traditionnel à tendance doom. Je les ai découverts、euh, personnellement il y a quatre ans avec l'album Iron Wars. Que j'avais beaucoup aimé et qui était à l'époque c'était leur quatrième album studio.、Euh, J'ai découvert les autres par la suite à rebours.、Euh, leur nouvel album,、euh, qui est leur sixième, est intitulé The Hunt.、Euh, ils semblent avoir à peu près délaissé sur ce disque, du moins、euh, complètement leur côté doom pour euh, euh, embrasser uniquement le, le heavy metal traditionnel avec des textes guerriers et, et quelque peu clichés, je dirais, du genre. Euh, il a reçu d'excellentes critiques、euh, cet album de certains magazines spécialisés. Question de vous donner une petite idée、euh, de, de ce que ça a l'air. On va tout de suite aller écouter les deux meilleurs morceaux, à mon avis, du disque The Hunt de Grand Magus. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM. On vient d'entendre ce que je considère personnellement comme les deux meilleures pièces de leur tout nouvel album intitulé The Hunt. On vient d'entendre la pièce Silver Moon précédée de Starlight Slaughter qui ouvre le disque. Deux Morceaux très représentatifs musicalement、euh, de, de cet album au complet. Un album qui a reçu d'excellentes critiques、euh, dans certains magazines euh, spécialisés. Euh, euh, comment tu as trouvé ça? Ben, tu sais, je ne suis pas très heavy metal. Non, t a i m e s pas tellement l e heavy, heavy metal. Non, je ne suis pas porté là-dessus.、Euh, moi, j'aime beaucoup les heavy metal, mais personnellement, cet album-là ne m'a pas emballé. Il、euh, y a de bien meilleurs albums dans le genre qui sont sortis dans les derniers mois.、Euh, je pense au x dernier s Rage, entre autres, a u x dernier s Accept, ouais, qui sont bien meilleurs、euh, et que je conseille、euh, autrement plus. Ces a l b u m l à ou le premier album、euh, du groupe Antres, que j'ai bien aimé,、euh, qui vient de sortir, Spell Eater, mais、euh, surtout le, le dernier, Runge Goblin, qui est tout à fait excellent. Oui,、ah, il est vraiment euh, bon. Euh, je ne donne pas plus que 6,5 à Grand Magus,、euh, malheureusement. Vous êtes à l'émission Reclassique en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et moi-même, Alain Lefer. e Je vous parle maintenant de ma dernière nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album de Isan e's qui est sorti en magasin cette semaine. Il s'intitule h Ermita. Quatrième album solo comme ça pour l'ancien guitariste et chanteur du légendaire groupe Cult Emperor. Isan、euh, euh, qui fait carrière depuis plus de 20 ans. Malgré tout, il n est pas tellement vieux. Il faut quand même prendre en considération. Il y avait quelque chose comme 13 ans quand il a débuté avec Emperor. Alors,、euh, il y, y a quoi maintenant? Il y, y, y a 8 ans、euh, maintenant. 33, 34, 35 ans maximum.、Ouais, C'est、euh, donc quelqu'un qui a fait de la musique toute sa vie jusqu'à maintenant. Et s、si、Emperor est un des très gros noms、euh, du black metal.、Euh, Zan, lui, est à des années-lumière de ce style-là, puisque à l'instar de Enslaved, O-Path, il donne maintenant dans le metal progressif extrême. On voit que King Crimson a eu un impact et une influence majeure sur sa musique. C'est un progressif. Très sombre et, et d'une、euh, grande puissance、euh, que Zahn euh, crée. Euh, un peu anachronique, toutefois,、euh, par une belle journée comme ça, ensoleillée d'été.、Euh, côté parole, s、euh, je vous parlais plutôt de la superficialité、euh, et des clichés caricaturaux des textes de Grand Magus、euh, qui m'ont fait penser par moment à Manohar. Eh b i e dans le cas d'Ezahn, c'est tout à fait le contraire p u i s qu'on parle ici de textes profonds, euh, philosophiques, euh, mystiques, introspectifs, quelque chose de très réfléchi. réfléchi Euh, loin des préjugés entretenus,、euh, sur le milieu métal en général. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, cet album. On va tout de suite écouter, e、euh, n écouter un morceau assez représentatif,、euh, quoique pas le plus progressif、euh, du disque.、Euh, la pièce The Arrival, l'album s'intitule h Ermita par l'artiste Ezan. e Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. <rire> On vient d'entendre la pièce Rival qui ouvre son tout nouvel album solo, son quatrième, intitulé Hermita, qui est sorti en magasin cette semaine. C'est un authentique chef-d'œuvre de métal progressif. Dingue successeur、euh, de ces、euh, trois excellents、euh, précédents albums.、Euh, bien sûr,、euh, c'est pas pour tout le monde.、Euh, c'est pour les audacieux. e u c'est pas pour les fans de Black m e t a l Surtout,、euh, ceux qui sont restés accrochés à Emperor, là,、euh, ni à ceux qui n'aiment pas les, les, voix méchantes ou agressives.、Euh, ça s'adresse à ceux qui aiment Enslaved, entre autres, hein, ou,、euh, Opeth.、Euh, peut-être Catatonia ou a m o r p h i s ou King Crimson, mais avec,、euh, une voix de méchant scindlé,、euh, des, des grosses guitares comme ça accompagnées,、euh, parfois de blast beats, de, des parties orchestrales par moment, et il、euh, y a un saxophone schizophrène, euh, omniprésent, euh, euh, pas sur cette pièce-là qu'on a entendu, les... mais,、euh, so souvent,、euh, sur les pièces,、euh, les autres pièces de l'album, qui sont quand même assez longues, il、euh, y a des pièces d'une dizaine de minutes. Ah s、oui. euh, euh, C'est dur, parce que t'as aimé? Je trouve ça correct. Oui. Oui. Moi, j'ai donné 8,5 sur 10 à cet album, c'est vraiment très bon. エルミタ・トゥ・ザーン。 Eh bien, oui, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour nous. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami de Dr. Pendragon pour sa participation à l'émission. Merci à toi. Et je voudrais aussi remercier mon autre ami, Simon Fitzbade, historien de s e s Fou, s pour、euh, les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission、euh, album classique, juste avant la mienne,、euh, les vendredis à 10 h e t un j e a n de bleu, les lundis à 20 h Dans un moment, ça va être la reprise de C'est pas Cancun pour、euh, les, avec les charmants、euh, Maxime t a n g u a y et Pascal Cholette-Janson. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, c'est Dr. Penragon qui va suivre de 19h à 22h avec l é m i s s i o n réanimation en compagnie de son triste acolyte, qui、mm -hmm. est un autre de mes amis, des femmes sinistroses.、Et、effectivement. Tu reviendras quand tu veux, à REC c l a s s i q u e La semaine prochaine. Non,、ouais, Pas de problème. Allons, <rire>、ouais, incessamment, effectivement. C'est toujours un grand plaisir. <rire> la semaine prochaine, à REC c l a s s i q u e je vais vous parler entre autres des nouveaux albums de Tank et Manohar. Euh, ainsi que p a t t y Smith. C'était、okay. toujours épeurant, Manowar. <rire> C'est toujours très épeurant, Manowar.、Euh, je vais vous présenter aussi une f a c e complète d'un album v é n é t classique paru il y a 35 ans, soit Love Gun the Kiss.、Yeah. Soit écouter ça,、oui. euh, Je vais vous présenter un groupe américain quelque peu obscur des années 80 du nom de c i r i t h Ungol. Et évidemment,、euh, mon ami Simon Fédibis r e l â c h pour vous présenter les e f f é m é r i d e s du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. On va y aller avec une dernière pièce de, d'un groupe qui, en fait, deux dernières pièces、mm -hmm. d'un groupe qui、euh, sera en spectacle ce soir. Ben, ça, c'est pour ceux qui écoutent l'émission en direct le vendredi, Sinon, on sera trop tard. Oui, c'est ça. C'est,、euh, c'est, il s'agit de C aussi, Corrosion of Conformity.、Absolument. Ils sont faux-fonds électriques、euh, ce soir. Euh, donc, euh, on va commencer avec un.、Euh, en fait, tout à l'heure, on va entendre une pièce tirée de leur excellent dernier disque homonyme.、Oui. Euh, qui, qui, est sur, sorti au début de l'année. La pièce Rat City. Mais avant ça, on va, tu vas nous. Passer un de leurs classiques. Oui, effectivement, de t i r e r de l'album Deliverance de 1994, une excellente pièce qui ouvre l'album Heaven's Not Overflowing à l'époque de Pepper k e n n o n Donc, ça vient de l'album Deliverance de 1994. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!